Classique en ce vendredi 25 janvier. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Comme je l'annonçais la semaine dernière, je vous ai préparé une émission très spéciale aujourd'hui, puisqu'en effet, elle porte entièrement sur l'année 1973. En fait, il s'agit de la première de deux émissions. Consacré à cette année fantastique dans le monde du rock. Au menu, on va entendre The Stooges, Traffic, ELO, Pink Floyd, Led Zeppelin, Procol Harum, Manfred Mann's Earth Band, Paul McCartney, Black Oak Arkansas, Alice Cooper, Aerosmith, David Bowie, Johnny Winter, Uriah Hee, Backman Turner, Overdrive, George Harrison, Chicago, Et budgie. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe anglais plutôt obscur pour beaucoup de gens, Camel et plus particulièrement leur premier album homonyme sorti, bien sûr, en février 1973. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un v é n é l e classique qui est paru il y a exactement 40 ans cette semaine, soit le 26 janvier. Dans la première heure, évidemment, mon ami Simon f i t z b y l'authentique historien de Sifu, va se joindre à nous pour vous présenter les éphémérides du rock, donc encore une fois, une Émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter a en force c et s de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des grands groupes brillants de l'histoire du rock The Beach Boys, vite o sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Boys Avec une pièce absolument fantastique, Wouldn't It Be Nice, tirée du tout aussi extraordinaire album Pet Sounds de 1966, une pièce qui a été enregistrée il y a exactement 47 ans cette semaine. En effet, c'était le 22 janvier. Oui, le 22 janvier 1966. Vous avez reconnu sa voix. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de M. Simon f i t z b a y l'authentique, le véritable historien de s e s f o u s car c'est maintenant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 Et、eh、bien, comme à chaque semaine des éphéméries des plus intéressants, et nous débutons le 21 janvier 1982 avec b b King qui fait、euh, un don de sa collection de 20 000 albums de blues à l'Université du Mississippi. La collection comportait plusieurs albums très rares de vieux blues. Il a accumulé une partie de cette collection-là lorsqu'il était animateur radio, puisque b b King était animateur radio au début de oui, sa carrière. Oui, c'est vrai. Mais il s'est passé plein de choses il avant. Il s'est passé plein de choses avant, oui. Petit problème dans mes documents. Le problème est f o r m a t i q u e s o u i exactement.、Euh... Ah, la bonne vieille feuille de papier. Exact. <rire>、euh, donc, le 21 janvier 1941, cette fois-ci, nous avons la naissance de Richie Evans. Oui, oui,、euh, qui s'est fait surtout remarquer à Woodstock, hein, parce que c'est lui qui a o u v r t le festival de Woodstock.、Oui. Donc, il y a plein de gens qui, pour la première fois, ont découvert sa musique. Et grâce au film aussi, ça lui a permis de faire une carrière、euh, beaucoup plus importante.、Là. Exactement, il faisait des reprises des Beatles d'ailleurs.、Euh... Il faisait des reprises de plein de choses. Ouais, ouais.、Euh, il y avait un, un jeu de guitare assez particulier, joué à、mmh. l'envers. Oui,、euh, c'est vraiment spécial、ouais. et ça donne un son.、Euh... Incroyable. Absolument, oui.、Hum. oui.、Euh, J'ai eu la chance de le voir en spectacle à Woodstock, justement. <rire> mais、euh, ouais, pour le 25e anniversaire. Qui est b 1960 Non, en 1980. Non, j'étais trop petit. Là. <rire>、euh, <rire> malheureusement, j'étais trop petit. Non, en 1994,、euh, c'est lui qui a, qui a、euh, clôturé le, le 25e anniversaire du festival de Woodstock à Bethel.、Là. Ah, donc très intéressant. Nous avons également le 21 janvier 1945, la naissance de Chris Britton, guitariste des Troggs, bien sûr. Donc, très grand、euh, guitariste, garage, très trash. Oui, oui, oui. En fait, l'ancêtre du trash, si on veut plus. Moi,、ouais, bien, c'est du proto-punk.、Euh, oui, proto、ouais, d'une certaine、ouais. façon. Ils ont, ils ont ouvert la voie. En 1965, le département américain d'immigration oblige les animaux, les a n i m a n e s plutôt, <rire>、oui. à annuler le concert q u i l d e v a i t donner à l'Apollo.、Euh, ils, ils apparaissaient plutôt au Ed Sullivan s h o w à la place.、Mm -hmm. euh, en 1966, également, nous avons, s o u v e g n o n s le mariage de George Harrison et Patty Boyd. Oui. Ou oui, elle、euh, était très, très belle femme. Oui, oui. en effet.、Mais、malheureusement, il est divorcé d'avec elle. C'est、euh, en quelle année, ça est en... en 1966, dis-je. n 1966, j'ai dû divorcer avec elle, je suis en 8 ans plus tard.、Là. Oui.、Euh, et elle s'est en allée avec Eric Clapton. En, en effet, qui,、oui. était, qui était fou d'amour pour elle également.、Euh, également, ben, en 1984, cette fois-ci, nous avons le décès de Jackie Wilson, suite à une crise cardiaque.、Mm -hmm. Donc, elle est décédée subitement. En 1987, le Rock'n'Roll Hall of Fame tient sa première cérémonie d'intronisation où sont, sont honorés, dis-je, les coasters Eddie Cochran, b o a u Deadly, Aretta Franklin, Marvin Gaye, ainsi que Bill Haley, B.B. King, Ricky Nelson, Roy o r b i s o n Cole Perkins, Smokey Robinson, Devon Walker, Muddy Water, ainsi que Anne Hank Williams, Leonard Chess et bien d'autres. Oui, ben, c'est, à cette époque-là, pour la première année,、euh, du moins,、euh, John Wenner, n avait pas le choix, là. n c'est ça, on ne pouvait vraiment... pas imposer des rappers,、là. Il n'y avait pas le choix. <rire>、euh, il fallait vraiment qu'il intronise des gens qui étaient reliés au, au rock. o u a et je vois pas pourtant le nom de Screaming Jay Hawkins, des trucs comme ça. Qui aurait pu être intéressant à rajouter là-dedans. Est-ce qu'il a été、euh, intronisé? Je genre, pense que oui. Je pense que dans, dans les autres années subséquentes,、ouais. mais vraiment, là, on a ouvert la porte à, à ses premiers, premiers, premiers,、mm -hmm. les plus importants. Les plus gros,、euh, oui. Les plus gros, donc, à être intronisé. En 1997, le colonel Tom Parker, ancien gérant d'Elvis de Presley, décède à 87 ans, des s u i t e d'une complication d'un ACV. c il est sur v é i c u l e King pendant près de 20 ans. Ah、oh, oui, absolument.、Euh, Donc, il、euh, n'est pas un gentil monsieur. Non, non, ce n'est pas quelqu'un <rire> qu'on aurait aimé avoir comme, comme gérant. <rire> non, exactement. <rire> En 2003, David Palmer, ancien claviériste de Jet r o Tall, e、euh, n t r e 1969 et 1980, change son nom pour Dee Palmer à la suite d'une opération qui lui a permis de devenir une femme. Oui, tout à fait. Et ça, ça, a vraiment surpris beaucoup de gens ici à Toit-Rivière, entre autres, parce que、euh, David Palmer était connu, i l a,、mm -hmm. a, a, donné deux spectacles,、euh, je m'en, même, je pense qu'il est venu trois années de fil, donner、oui, des spectacles de, m u s i q u e de classique du rock adapté de façon symphonique. Euh, ici à Trois-Vers, ç avait a eu pas mal de succès.、Euh, euh, e t le, le premier,、euh, surprise, c'était Ian Anderson, hein, quand les journalistes <rire> sont venus chez lui pour, euh, lui, euh, lui, parler de ça. Ils lui ont pris la nouvelle il, il était euh, complètement, euh, abasourdi. Non, non c'est, c'est, c'est particulier. Oui. C'est vraiment spécial. qui nous amène à la journée du 22 janvier et nous débutons en 1935 avec la naissance de Sam Cooke, bien sûr, qui a écrit des succès comme Change is Gonna Come, ainsi que, qui a été, en fait, un des grands, un des, des grands chefs de la musique afro-américaine dans les années 50 du, du R&B, entre autres,、mm -hmm. euh, malheureusement, décédé d'une façon nébuleuse aussi.、Euh, il aurait tenté de violer une femme, selon les dires de cette femme-là, qui se femme、oui. euh, serait défendu, en fait, s'arrêter de la légitime défense de son côté. On a Qu'un seul témoignage. C'est u t p e difficile vraiment de, de, de savoir ce qui s'est passé pour vrai. En 1946, nous avons également la naissance d'un des plus grands rockers de l'histoire. Bien sûr, je suis ironique puisqu'il s'agit de la naissance de Meat Loaf. oh!、Ouais. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui a une, une très bonne voix. Oui.、Euh, on、ouais. a vu,、euh, c'est lui qui chante sur le deuxième album solo de, de Ted Nugent,、mm -hmm. euh, Free for All. C'est quelqu'un qui a un potentiel rocker, mais qui、euh, fait de la pop. Je ne sais pas pourquoi on l'associe au rock. C'est. e s t pas parce que le gars, il a une voix rauque et non, une voix、ça. puissante que c'est un rocker.、Euh, le nom de l'album, Bat Out of Hell, c'est、oui, très poche... bon comme nom. Et、oui. la pochette, ouais, la ça pochette fait très porte rock. c Et quand on met ça q u On, on a l'impression,、ouais. ça doit être du métal assez.、Euh, On, on pense que ça va être très, très, très méchant, très musclé. Et là, on écoute ça et c'est vraiment risible. Toujours trouvé... Ça ressemble à du Helen Ready. <rire> J'ai toujours trouvé、ah, également que le nom Meat Loaf, c'est quelque chose assez, de rebutant. Assez rebutant, spécial. rebutant. Ouais, rebutant, ouais, rebutant ouais, exactement.、Ouais, ouais. Pâté pâ pâ、ouais. à viande. o、ouais, u ou plutôt. Pain, pain de viande,、ouais. voilà. C'est assez spécial. Oui. En 1959, cette fois-ci, seul dans son appartement, b o d d y Holly enregistre Peggy Sue Got Married, Crying, Waiting, Hoping, ainsi que That's All,、euh, plutôt That's What t e s s a i n t s une partie des pièces qui constituent ses derniers enregistrements, puisqu'il allait décéder、euh, dans les semaines qui allaient suivre. En 1966, le 22 janvier, bien comme on en avait parlé tout à l'heure, les Beach Boys enregistrent Wouldn't It Be Nice,、right. bien sûr.、Mm -hmm. La pièce qu allait qui allait ouvrir Pet Sans. q est la pièce la plus connue de Pet s o u n d s parce、ouais. que le, même si le reste de l'album est absolument excellent, là, et même、euh, certains diront divin,、euh, ils ne sont pas connus. Ce n'est pas des pièces très, très radiophoniques non、mm -hmm. plus. Peut-être à part Sloop John B., qui est également très,、ouais. très intéressante. t h e Girl on、ouais. the Nose, mais euh, euh, mis à part ces trois pièces-là, c'est vraiment.、Euh, très, quand même assez difficile d'accès d'une、mm -hmm. certaine façon pour passer ça à la radio, tu sais, vraiment,、ouais. là, parce que l'album et... en son tout est vraiment intéressant.、Ouais. Et c'est ce qui fait probablement que. C'est un album qui ne s'est pas très bien vendu. Est-ce qu'il a, est qu a fini par devenir disque d'or sur w a r h a m m e Oui, avec oui, oui exactement. Avec le temps, c'est devenu un album culte. Il a été d'ailleurs coté deuxième meilleur album de l'histoire de tous les temps par Rolling Stone. Plusieurs、euh, musiciens v reconnaissent a i m n t r e Petsons u d comme étant、euh, un des plus grands. Donc, à la longue, ça s'est vendu, mais. L'année où c'est sorti. C'est où... un flop. Oui, ça a、ouais. été un flop. Je pense que c'est quelque chose comme une cinquantaine de mille de copies qui s'est vendue, ce qui e s t vraiment pas beaucoup pour l'époque、mm. où c'était la, la grande époque e t à cause que c'était un flop, ça a donné.、Euh, le, ça a sonnait, on pourrait dire, le, le, le départ là, de, de Mike Love qui s'est mis à chialer、euh, ouais. pour revenir aux petites chansons insipides. Oui, exactement. Et le groupe a commencé une longue pente descendante, malheureusement,、mm. à cette époque-là. C'est vraiment malheureux. En 1967, cette fois-ci, les m o n k e e s donnent un premier concert à San Francisco. Donc, le groupe qui avait d'abord connu une vie à la télé a décidé de transposer ça sur scène. En fait, c é t a i t tous des musiciens qui, qui jouaient les m o n k e e s mais qui n étaient pas nécessairement des, des musiciens chevronnés.、Euh, ben, en fait, c'est contre... pas eux qui jouaient sur les premiers enregistrements. Non, exactement, c'est ça. Ils é t a i n t ben, ils a v a i e n t ils étaient pas assez bons, C'est ça. ça, exact. Sauf que, c'est ça, ils sont devenus des musiciens par la force des choses parce que,、euh, être le, le métier d'acteur, on p o u t o e pourrait quasiment dire que c'est un des métiers les plus plats e au monde. Ouais, parce ouais, que.、Ouais. T'attends tout le temps. Exactement. T'attends dans, dans ta roulotte, dans ta loge, que l'équipe soit prête à filmer une scène. Alors,、euh, eux, ben, ils ont mis à profit ce temps-là d'attente interminable en apprenant à jouer de leurs instruments et en devenant un groupe, un vrai groupe. Exact.、Ouais. Et ça, ça leur a bien servi. Euh, puis qu'ils sont devenus vraiment de, de vrais musiciens ont fait beaucoup de tournées、euh, jusqu'à aller jusqu'à dans les années 70, puis il n'en restait que deux, c'était un、mm -hmm. peu moins bon, mais bon.、Euh, ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant. En 1972, David Bowie annonce qu'il est bisexuel, et c'était dans une entrevue, il disait, Joe, Melanie Maker. Oui, et ça, dans sa biographie, j'ai lu qu'il disait que c'était la pire erreur qu'il avait faite de sa vie, parce、mm -hmm. que ce n'était pas vrai. Oui, exactement. Et,、euh, Ça lui a occasionné beaucoup de troubles par la suite. C'était à la mode, par contre, à l'époque,、oui. de, de, de, de se, se, se présenter. En fait, c'est beaucoup、euh, les musiciens homosexuels qui se disaient bisexuels parce、mm -hmm. qu'ils ne pouvaient pas, en Grande-Bretagne, entre autres, c'était illégal, c'était p o s s i b l e de prison. Euh, donc. Euh, On se faisait passer pour bisexuel alors、ouais. qu'on était homosexuel.、Mm -hmm. Et David Bowie, pour un peu créer la confusion aussi, ben, a fait ça. C'est une mauvaise coupe de, de publicité. Sauf que C'est ça. Dans son cas, c'était absolument pas vrai.、Euh, alors qu'Alton John, lui, se disait bisexuel, mais il était complètement homosexuel. Oui, exactement. exactement. Mais,、euh, Freddie Mercury aussi.、Mm -hmm. Freddie Mercury, à ce qui paraît dans les parties, c é t a i t un homme à femme, mais、euh, en fait, c est, c est, c est... il a été marié d'ailleurs avec.、Euh, ouais, avec il, a, une... il avait une petite amie. Il a eu une petite amie. Vie,、ouais. euh, mais il a, ma ben, il a été marié avec elle aussi. Ils sont resté amis par la suite de très très bons amis, mais ils n'ont jamais,、euh, selon les dires de, de, de la dite demoiselle, ils n'ont pas connu une grande passion. C'était、mm -hmm. vraiment une grande amitié par contre.、Ah. Euh, ce qui nous amène par la suite à l'année 1977, alors que Wings atteint g le numéro 1 du palmarès des ventes avec l'album Wings Over America, qui a été le, le, le plus grand succès en carrière、euh, de, de, du groupe. Aux États-Unis, en fait. Oui, mais qui est, qui est surprenant aussi parce que c'est un album triple. Oui, oui.、Euh, ouais. Il s vendait assez cher. Oui.、Mmh. J'en ai trouvé une copie、euh, pas trop chère ici dans une vente à l'université. C'est assez épais, c'est assez difficile de glisser dans une pochette protectrice en plus. <rire>、euh, mais c'est fort intéressant、ouais. de voir ça.、Euh, je l'ai acheté deux fois, ce disque-là,、ah ouais. parce que la première fois, il、euh, n'y avait pas de poster là-dedans.、Mmh. Et là, j'étais frustré, alors je l'ai acheté une deuxième <rire> fois. <rire> h ah ah ah ah a Euh, en 1983, cette fois-ci, c'est le début des émissions de MTV.、Mmh. Donc, MTV qui célèbre ses 30 ans cette année. C'est assez incroyable. C'est bien, c'est、euh, 30 ans et pourtant, on a l'impression que ça fait tellement plus longtemps que ça. parce q u e Euh, MTV, c'est tellement plus depuis longtemps. Ben, ça l'a marqué、euh, même deux générations, j'allais dire une, mais quand même deux générations de, de, de gens qui ont, qui, qui ont. Ça a transformé également l'approche qu'on avait à la musique.、Mm -hmm. euh, ça a transformé des gens qui. En fait, il fallait avoir une image maintenant pour être populaire.、Oui. Euh, ça a changé beaucoup, par contre. D'ailleurs, j a i é c o u t é une vidéo cette semaine, une vidéo humoristique où、euh, on faisait comme si une, une, une femme début vingtaine disait à MTV Pourquoi vous ne faites plus jouer de v i d é o s t s i s moi, j'aimerais ça, m'assir devant ma TV pis écouter des vidéoclips. Et、il dit, ben, entre autres, parce que votre génération et votre seule génération ont détruit l'industrie de la musique en piratant. Et qu'en plus, il y a quelque chose qui s'appelle YouTube, que, où, où vous pouvez aller écouter n'importe quel vidéoclip que vous voulez dans la journée,、ouais. sans nécessairement avoir à attendre que ça passe, ni、ouais. avoir un VG qui le présente.、Ouais. e、euh, t donc, c'est pour ça que、euh, MTV a fait un, un virage 100% télé-réalité, ce, ce qui est un peu dommage, mais en même temps, comme il me dit à la fin du vidéo, ça a beau être de la, de la, de la, de la merde, ce qu'on vous fait jouer. mais Vous l'écoutez pareil. Donc, <rire> voilà, tout simplement. Alors, Après, ça reste... fait quand même très longtemps que MTV a ont... cessé、oh, oui, de faire des vidéos.、Euh, ils, ont, ils ont débuté、euh, c'était un peu dans, dans, dans le milieu. En fait, au début des années 2000, on c o m m e n c a à passer des, des télé-réalités.、Euh, à un moment donné, c'était 50-50 musique et télé-réalité. Finalement, c'est que, que ça.、Mm -hmm. Les vidéoclips, comme aussi la musique, plus, servent surtout à、euh, combler du temps entre les émissions. Une sorte d'intermède. Exactement, parce que <rire> bien, souvent,、euh, les, les, les émissions sont pas assez longues lorsqu'on les emmène au Canada. Ou parfois aussi, on utilisait ces émissions-là pour promouvoir certaines pièces, certains、euh, euh, vidéoclips、euh, à MTV lorsque c'était diffusé originalement.、Mm -hmm. Et nous terminons cette journée du 22 janvier en 1990, alors que Slash sacre à la télé devant、euh, les American Music Awards. Donc, ce qui était,、euh, ce qui était vraiment très, très mal vu à l'époque, qui était toujours mal vu aujourd'hui, mais ça a bien aidé pour probablement l'image du groupe. C'était pas très chic,、euh, <rire> mais, mais en effet, ça a beaucoup aidé l'image du groupe qu'on écoute tout de suite d'ailleurs. Mr. Brownstown, vous êtes sur les o n d e s de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM!、Enfin. a n a drink and f e e l i n f i n We've been dancing with Mr. Brownstone. He's been knocking. He won't leave me alone. No, no, no, no. He won't leave me alone. I used to do a little, but a little, one and two, and so the little got m o r and more. I just keep trying to get a little better. I said a little better than before.、Wha. I you're son、we'll、got more and more little little new little a a What a A but and just keep trying to get a little better, said a little better than b e f o r e We've been dancing with Mr. Brownstone. He's been k n g on e Down the line. I used to do a little b u a little what I'm doing, so the little got more and more. I just keep trying to get a little bit of sin, a little bit of v a n i t for e I used to do a little b u a little what I'm doing, so the little got more and more. I just keep trying to get a little bit of sin, a little bit of v a n i t for e We've been dancing with Mr. b r o u c o He's been out here. He won't leave me. l e i s g e t n a be h e s s y Sabbath, Killing Yourself to Live, ça nous vient de l'album Sabbath, là, des Sabbaths de 1973. Un, un bon album, il y a des bonnes pièces sur ce disque, m a l h e u r e u s e m e n t il ne sonne pas du tout. C'est un album,、euh, c'est décourageant, là, la première fois qu'on écoute ça. En <rire> effet. Parce que les quatre premiers sonnent vraiment très, très, très bien, puissants.、Euh, Celui-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le suivant, Sabotage, il sonne très bien aussi. Alors,、euh, je ne sais pas trop hein, ce qui s'est passé avec、euh, ce disque-là. Euh, juste avant ça, on a entendu Guns N' Roses avec un Mr. Brownstone. C'est tiré de leur premier album un classique, un des plus grands classiques de l'histoire du rock, Appetite for Destruction de 1997. Je comprends pas trop l'histoire de Mr. Brownstone.、Hein. Un Mr. Brownstone, c'est quelqu'un qui habite dans une maison cossue, comme ça, dans une, dans une grande ville.、Mm -hmm. genre, disons New York. <rire> c'est mystérieux, cette p i è c e En effet. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de M. Simon f i t i b é et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant rendu aux éphémérides du 23 janvier. En effet, nous débutons le 23 janvier 1910 avec la naissance de Django Reinhardt, bien sûr, euh, qui, euh, qui est un grand, grand, grand guitariste.、Euh, un virtuose, un virtuose, euh, virtuose euh, euh, du jazz. Euh, euh, évidemment, un g e n t i N'ai pas fait jouer parce que c'est du jazz.、Ouais. Mais la raison pour laquelle je fais jouer du Black Sabbath, c'est que c'est quelqu'un, Django, qui a eu une influence directe sur Black Sabbath, puisque j'ai déjà raconté l'histoire, mais malheureusement, Tony Hayomi a été victime d'un grave accident、mm -hmm. au début de sa carrière. Il s'est fait couper deux bouts de doigts. En effet. Et c'est assez majeur lorsqu'on est gaucher、ouais. et qu'on joue la, la main droite là, sur le, Sur le manche. Alors, lui, il s'est dit que sa carrière venait de prendre fin.、Mm -hmm. euh, il était en dépression. Et un de ses amis est venu le visiter et lui a fait écouter euh, Django. Euh, et, évidemment, a y u m i disait Ben, écoute, je n'ai pas vraiment envie d'entendre un virtuose, bon, mais il faut que tu l'écoutes parce que ce gars-là, il a seulement trois doigts. Oui, exactement. Et,、euh, c'est ce qui a encouragé en, en, en temps e s prouesses, parce que c'est hallucinant, là, quand qu'on, a p p r e n d que ce, que Django avait seulement trois doigts et, et de la façon qu'il joue, c'est absolument, Incroyable,、là. Alors, ça l'a encouragé,、euh, notre ami Tony a y u m i à se faire des prothèses pour ses doigts,、oui. euh, à descendre la tension sur sa guitare pour s'aider,、oui, Les oui, cordes、exactement. soient moins dures à, à étirer, disons. <rire> Et、euh, ça a créé le son Black Sabbath, le, le son euh, vraiment, euh, Ça a Inventé un genre. C'est grâce à cet accident-là, t o s、ouais. i、ouais. l e m e n t Donc,、euh, Django r e i n a r d est、euh, directement responsable du métal. <rire> Il est dans cette lignée des.、Oui. des, des si s vous des détestez le métal, c'est l'homme aillé. <rire> Exactement. <rire> Tu nous e m m è n e par la suite en 1953 avec la naissance de Robin Zander, leader de Cheap t r i c k En fait, c'est pas leader, c'est chanteur. Leader. Okay, mais le leader, c'est. C'est、euh, Rick Nielsen, ouais, le, ouais. le guitariste, je dirais plus.、Là. Mais c'est un chanteur euh, euh, vraiment très, très. C'est un beau gars à l'époque. Alors, il, a beaucoup, il était pour beaucoup dans le succès, la popularité de ce groupe auprès, je dirais, des femmes, des jeunes filles. <rire> En、euh, 1963, j a n i s Joplin arrive à San Francisco. Elle avait voyagé sur le pouce, comme oui, on dit. Elle venait du Texas. Oui, ce s t quand même prêt, mais pareil, il faut traverser、oui. euh, au moins deux États.、Ah, bien plus que ça.、Ah, ça se peut, j'ai un g r a p f i q u e des États C'est au nord de la Californie.、Euh, San f r a n c i s c o Alors, c'est quand même loin du Texas. e u j a n i s qui était, u n peu,、euh, ben, totalement rejet, h à l'université, là-bas,、mm -hmm. parce que, ben, même les gens avaient été extrêmement méchants avec elle. Les étudiants avaient voté,、euh, l'homme le plus laid du campus, j a n i s e Joplin. e l l e ben, écoute, il、euh, y avait rien pour elle au Texas. Alors, elle, a tout simplement, pris le chemin、euh, de la côte ouest, qui était beaucoup plus, je dirais,、euh, sans dire évolué, musicalement, ouverte. plus ouverte, o u i en effet. En 1969,、euh, Alan Parsons devient technicien studio pour les Beatles, alors qu'ils enregistrent Get Back. Oui, tout à fait. Il a travaillé sur,、euh, sur Abbey Road. Mm-hm. Entre、exact. autres, bien sûr, il s'est fait toute une réputation,、euh, Alan Parsons.、Euh, Euh, quand quelques, quelques années plus tard, il a travaillé sur Dark Side of the Moon. En effet, le p i n k Floyd. Floyd. C'est ça. Et、euh, par la suite, ben, il a parti une carrière musicale qui a quand même eu pas mal de succès à la fin des années 70. o i p l u s e u r s plus t a Il faisait plusieurs... un, une forme de rock progressif euh, pop euh, très, très accessible. Et on pourrait dire, d'une certaine façon, surproduit, parce qu'il n'était pas le seul producteur dans le groupe、ouais. en plus,、ouais. mais c'est la production qui est quand même. Être ben, ça Être i n t é r e、euh... s s a n t mais c'était très、euh, important. C'était, je dirais, c'est du、euh, rock progressif accessible de laboratoire aussi, parce qu'ils donnaient pas de spectacles. Ils ont commencé non, à donner、vrai. des spectacles, là, il me semble, à la fin, des, même je dirais plus début des années 90. Euh, et euh, depuis ce temps-là, il se produit、euh, de façon sporadique.、Mm -hmm. Mais dans les années 70, pas du tout. C'était vraiment une création de studio, Alan Parson s Project. Vrai, il faisait、oui. des albums. Mais dans ce temps-là, les artistes pouvaient vivre de leur musique en, en faisant seulement des disques, ce qui est devenu impossible de nos jours. C'est probablement la raison pour laquelle、euh, ils donnent des spectacles.、Là. Exactement. Oui, on n'a pas le choix. En 1978, c'est le décès de Terry Katz, très malheureusement, le génie de la guitare pour Chicago. Il s'est mis une arme qu'il croyait déchargée sur la tempe et il voulait faire une blague. Il avait seulement 32 ans. Oui, il jouait la roulette russe. Oui, c'est vraiment pas une très bonne idée. C'est assez t e r r i m i a n t C'est assez incroyable. Déjà, juste qu'il ait voulu faire ça, c'est seulement aux États-Unis qu'on a un rapport aussi distant avec les armes à feu. Oui. Euh, aussi est, proche, Oui, aussi proche. mais en fait, c'est、ouais. ça, o、ouais, Ben, c'est, c, est, c est que c'est, on, on est capable, c o m m de, de, de, de défaire l'image qu'on a de violence de cette arme-là. C'est vraiment incroyable.、Là. Euh, et、euh, un autre, autre fait sur les, le Rock'n'Roll of Fame cette fois-ci. On, on avait également dans les intronisés euh, Jerry, euh, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, ainsi q u e l v i s Presley, qui n'avait pas été nommé、euh, lors du, de l'éphémérite du 22 janvier,、euh, de la première intronisation donc, qui, était,、euh, qui faisait partie de celle-là. Mais en fait, c'est peut-être une, une autre intronisation en 1986.、Oui, oui, L'autre tu... fois, c'était en 1987. C'est、voilà. ça, il y avait Chuck Berry. Chuck Berry également, James Brown.、Euh, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis. Et Elvis Presley.、Oui. Donc, qui... Donc, ça, ça a probablement été le, le premier... la première. r a i n la première, oui. Mais peut-être pas qu'il y avait une grosse cérémonie comme la deuxième. C'est、mm -hmm. peut-être pour ça. Il n'y avait pas eu un gros gala en 1986. En 1988, Nirvana enregistre un démo avec Jack Endino, producteur célèbre dans le monde du grunge. C'est ce démo qui fut présenté à Sub Pop et qui a fait que la compagnie de disques a décidé d'engager Nirvana. Ça voit également en 1990 le décès d'Alan Collins, ancien guitariste de Leonard Skinner. Oui, qui était dans un très mauvais état à l'époque. <rire>、euh, <rire> euh, il n'est pas mort, un non, il il avait... mort d un accident. Il est mort des suites d'un accident après avoir passé plusieurs années dans une chaise roulante. C'est v r i t malheureux.、Hein. Il n'allait、oui. pas très bien. Et en 1995, Courtney Love est escortée hors d'un avion, oui, en Australie, pour mauvaise conduite. Elle est condamnée à un mois、euh, de bonne conduite, tout simplement. <rire> Donc, un mois de probation, <rire> si on veut. Ce qui nous e m m è n e à la journée du 24 janvier, nous débutant en 1947, avec la naissance de Warren Zevon, qui célébrait ses 60 n o n parce qu'il est,、ah, est, est décédé. Il, oui, il est décédé.、Oh. Il est décédé d'un cancer、euh, du poumon il y a quelques années,、euh, oui. Fort malheureux. En 1949, également, c'est la naissance du comédien John Belushi, mais qui est également un très grand chanteur de blues, qui malheureusement a connu une carrière beaucoup trop. Oui,、ouais, lui、fait. aussi est décédé、euh, de ses abus de drogue,、ouais. ce qui n'a pas été le cas de, de Warren Zevon.、Euh, George Bellucci, lui, était、euh, vraiment scindé dans, la vie,、euh, oh, dans oui. la vie de tous les jours. Bon, on dit que c'est <rire> lorsqu'il a quitté s a t u r d a y n i g h t l i v e vraiment, qu'il est devenu ce, ce, ce monstre alcoolique et、euh, ouais. dopé qu'il qu était, en fait.、Mm -hmm. Puisqu'à l'époque où il faisait de la télé, c'était un peu plus facile pour lui de se régulariser d'une certaine façon.、Ouais. Euh, mais lorsque t a s plus un engagement hebdomadaire comme ça, ben, tu peux te laisser aller un peu plus. En tout c il a pris、euh, quelques brosses mémorables avec、euh, Peter Chris et、mm -hmm. aussi Ace f r e h l e y Qui étaient eux-mêmes. Très, très, très.、Euh, Rigolos. <rire> Rigolos. <rire> Qui nous amène à la journée,、euh, non pas à la journée, mais plutôt à l'année 1962, alors que les Beatles signent un contrat avec le manager Brian Epstein. Bonne chose. Très, très bonne chose. Très bonne décision commerciale. En 1969,、uh, Jethro t u l l ouvre pour Led Zeppelin à New York. C'était la première participation du groupe D.N. e a Anderson aux États-Unis. Oui.、Euh, Led Zeppelin n'avait pas grand respect, par contre, pour Jethro t u l l、euh... Euh, ah、ben Jimmy Page, je l'entendais bien. Jimmy Page, il s'entend bien avec tout le monde.、Là. Mais、euh, John Bonham n'aimait pas tellement Jethro、euh, Tall, h entre autres. Il n'aimait pas le son ou、euh, l'attitude. Il n'aimait pas la musique de Jethro、ah, Tall. h Il、ouais. considérait ça comme un groupe très inférieur. C'est sûr que c'est un son qui est différent, qui, qui、ouais. est particulier. Mais d e l à a t r o u v e r ça inférieur. Il ne faut, faut pas exagérer non plus, en effet. <rire> En、uh, 1969,、euh, toujours les autorités du New Jersey,、euh, émettent un, un avis interdisant les ventes d'albums Two Virgins de John Lennon et Yoko Ono sous peine d'être condamnés,、euh, de vente de pornographie, tout simplement. Euh, donc, puisqu'on les retrouvait、euh, nus、chose. sur la pochette.、Ouais. Ouais. Euh, C'était à l'époque une accusation quand même assez grave. Oui,、euh. mais, mais même ici au Canada, tu sais,、euh, lorsque l'album est sorti, on l'a sorti、euh, comme ça, là, avec、euh, une pochette tout nue. <rire>、ouais. euh, on l'a retiré du marché. Et on l'a、euh, remis sur le marché avec,、euh, dans une pochette、euh, de papier brun、mm -hmm. avec、euh, seulement un ovale avec les visages de John et Yoko. Oui, c'était、ouais. une façon comme de contourner justement、euh, la loi et、euh, aussi la, la, la, la police de pensée, pas la, pas la police de pensée, la police de vertu,、voilà, qui était là à l'époque. <rire> En、uh, 1979, cette fois-ci, The Clash lance、uh, I Fought Dollar, une reprise de Sonny Curtis et les Crickets enregistrée、euh, après la mort de b u d d y Holly. Oui, mais qui a aussi été、euh, popularisée、euh, encore plus là, par、euh, Bobby Fuller.、Ford. Oui, voilà. C'est eux qui en ont fait un, le, le gros succès que ça a été. J'oublie tout le temps、euh, mmh. la participation du Bobby Fuller 4 d a n c e e s n C'est la seule bonne pièce qu'ils ont,、ouais. euh, qu qu qu ont enregistrée, <rire> Bobby、fait. Fuller 4, parce que si on écoute l'album, c'est、hey, vraiment pas bon.、Mmh. Malheureusement. <rire> en 1979, Brian Wilson se, se sépare plutôt avec sa femme Wendy. Celle-ci l'avait laissée également en 1967 à cause de sa consommation excessive de drogue. Elle était revenue par la suite,、euh, puisque Brian Wilson avait besoin d'elle carrément、ouais. pour rester en vie. Euh, et s'est、euh, remarié par la suite. Je pense q u i l l e s t célibataire quelques années. Par la suite, s'est remariée.、Mm -hmm. on, on peut en déduire que ça était vraiment une bonne personne. Pardon,、euh, Wendy? Oh, oui, oui, oh, oui, <rire>、euh, vraiment. En effet. En、euh, 1980, Pink Floyd s'achète un tableau publicitaire pour annoncer la sortie de l'album The Wall. À chaque jour, une brique de plus était ajoutée、euh, jusqu'au jour de la sortie de l'album.、Ah. <rire> C'est drôle, C'est une, une bonne idée. <rire> oui, parce que, tu sais, cet album-là est sorti à l'automne, alors,、euh, quand même,、euh, c a peut être, être un gros billboard. Oui,、ouais, en effet. En, effet. en 1992, Nirvana donne son premier concert en Australie. Et je présume que c'était peut-être pas le dernier, mais ils n'ont pas fait beaucoup de tournées là-bas. En 1993, Kate Richards lui donne son premier concert avec son groupe Expensive Winos à Las Vegas.、Mmh. <rire> J'ignore,、euh, j'ai jamais entendu son l a n c i u n album, l、euh, e Expensive Winos. Avec le n o m Expensive Winos, non, parce que,、euh, écoute, Keith Richards a sorti deux albums comme ouais, ça à、ouais. cette période-là, mais sous son nom. Est-ce que,、euh, est -ce que ces musiciens s'appelaient des Expensive Winos Il faudrait vérifier sur la pochette,、mm -hmm. euh, tout, tout simplement.、Oui. Tu disais、euh, justement que Nirvana n a v a pas d o n n e r beaucoup de spectacles en Australie. c e s t un peu normal, par exemple, parce qu'il n'y a pas tellement d'endroits. Euh, Lorsqu'un groupe arrive là-bas,、ouais, où il、ça. peut、euh, tourner. C'est un peu comme au Japon,、euh, Tu sais, c'est un pays、euh, qui est très, très populeux, mais les salles de spectacle, il n'y en a pas tant que ça. Des villes, il n'y en a pas tant que ça pour se produire. C'est très, très centralisé. C'est ça, exactement. e f f e t C'est vrai qu'en Australie, Sydney, Melbourne,、mm -hmm. on a fait un tour. Oui, c'est pas mal ça, n e f f e t Ah, c'est vrai. Surtout quand on est gros comme Nirvana, on ne peut pas nécessairement tomber dans des petites salles non plus. En 1993,、euh, non, 1995, 3 Non, 1 9 9 d i s e n t Van Halen lance Balance. Oui,、euh, c'est le dernier album qu'ils ont enregistré avec Sammy Hager、euh, et ce s t pas un très bon disque. Ce <rire> n'est pas aussi mauvais là, que le, le, le suivant, là, Van Halen 3,、mm -hmm. là, avec Gary s h e r o n qui est épouvantable, là, mais Balance, c é t a i t pas un très bon disque. En tout cas, c é t a i t pas du calibre,、euh, de, de la qualité à laquelle on s'attend de la part de Van Halen. Oui,、et、habituellement est pas mal meilleur. Hum、mm、hum. Ce qui nous amène à l'année 2000, alors que Crosby, Stills, Nash et Young donnent leur premier concert de leur tournée de réunion.、Ouais. Donc, ils se sont réunis souvent.、Euh, ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas le premier, c'est pas le dernier.、Euh, ils continuent quand un en fin de tournée, généralement, ils se rencontrent, ils font、euh, quelque ouais, chose. Ils sont venus en moyen. Crosby, Steele et Nash. Young n'était pas là. Il y a quoi, deux ans, trois ouais. ans? Ouais. Ça arrive aussi des fois que lors d'un concert de Neil Young,、euh, les, les, les trois autres vont arriver <rire> ou il y en a un qui apparaît des fois. Même c'est Paul McCartney aussi, des fois. Il a fait quelques apparitions dans le concert de Neil Young.、Euh, sur YouTube, il y a une vidéo où、euh, il chante,、euh, Neil Young est en train de chanter A Day in the Life. Mm -hmm. et Paul McCartney arrive comme ça, il commence、ah ouais. à chanter son bout de chanson et il repart par la suite. Donc, ça, ça, non, ça, ça, ça aurait été bienvenu au dernier spectacle de Délavoir. <rire> <de la rire> <voyant, là. rire> Si、nous avons la dernière、euh, r éphémérite de cette journée、euh, du 24 janvier en 2003, Stairway to Heaven par Led Zeppelin,、euh, ainsi que l'interprétation de Blowing in the Wind par Peter, Paul et Mary, sont intronisés au Grammy Hall of Fame. Oui. Et là, on va aller à la musique. Et、euh, je te rassure tout de suite, on ne va pas entendre Stairway to Heaven. <rires> on va plutôt entendre、euh, cette femme dont on a parlé、euh, plus tôt et、euh, qui a、euh, vraiment traversé、euh, la moitié de l'Amérique pour euh, aller euh, chanter, pour aller、euh, faire carrière, débuter sa carrière. À San Francisco. Je parle de la Texane. j a n i s Joplin avec son groupe、euh, des Big Brothers avec、euh, un des premiers 45 tours qu'elle a enregistré à l'époque, la pièce Coucou. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à faire tourner du vrai Rock at War Evian. C'est fou. 89 FM. What the preacher man said. His words still racket in my head. Can't control your future, can't control your friends in a world without it. <What S 2> I《あら》 Where the folks who know about frostiness stay frostiest the most And My brand new landlord proposed me a toast <laughs> My west coast t o a s t stay frosty can't e v like a man's dog And there's not h i n g you c a n t h a n d l e f a r a n d wide, far as you ramble t r u s t in our l i v e But tie up your camel Thank you. Frosty, frosty plutôt, pièce tirée de leur dernier album, Another Kind of Truth, qui est paru il y a à peu près un an, à ce moment-ci, l'année dernière.、Mm. Et,、euh, quand on parle d'album de qualité supérieure, là, ben, celui-là, c'est un des meilleurs que v a n e l l a n'ont jamais enregistré. C'est un album qu'elle a bien aimé. Oh, oh, oui, oui. b c'était mon album、euh, mm -hmm. numéro un en, en 2012.、Euh, juste avant ça, on a entendu、euh, j a n i s Joplin avec、euh, son groupe de l'époque、euh, Big Brother and the Holding Company. La pièce Coco qui perd un 45 tours en 1967. Et on la retrouve aussi, e、euh, n pièce bonus、euh, sur la version CD、euh, du premier album homonyme de Big Brother.、Euh, On parlait tout à l'heure qu'elle avait traversé,、euh, la moitié de l'Amérique, comme ça, pour aller débuter sa carrière.、Euh, on en parlait dans les éphémérides. C'est quand même quelque chose de traverser la moitié de l'Amérique sur le pouce, une femme, comme ça,、oui. au milieu des années 60, là. Ça montre la force de caractère,、euh, de cette très grande dame de l'histoire du rock. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie de Monsieur Simon f i t i b y et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée Aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides de, de, de, de, de, de, de du 25 janvier. Exactement. Et nous、oui. débutons. D'ailleurs, parlant de j a n i s Joplin. Oui.、Euh, le, le 25 janvier 1963,、euh, j a n i s Joplin, donne sa toute première prestation musicale à San Francisco dans, la North,、euh, dans le a dans North... l North Beach Coffee House. En fait. Ah ah. <rire> La toute première fois, donc, parce que sans l a r r e r i l à p o u r faire une carrière. Et, oui, tout、euh, à fait. C'est très bien réussi. Oui, oui, absolument. <rire>、euh, C'est 19... devenu une légende.、Oh, oui, vraiment, carrément. En 1969, CCR lance Proud Mary, qui allait、euh, se retrouver au numéro 2. Du a l s Oui, c'est une de leurs pièces. C'est un de leurs gros canons. Et、euh, ce qui est drôle, c'est que Tina Turner et Ike Turner l'ont repris et en ont fait un, un succès encore plus monstrueux. Oh oui,、euh, <rire> oui.、Euh, moi,、euh, j'aime pas la version de Ike Turner. Ben, Ike et Tina Turner. Ce qui est le pire, c'est que la version,、euh, la, la version de CCR a atteint numéro 2 et probablement que celle de Tina, Ike et Tina ont atteint numéro 1.、Ouais. C'est ce qui est le plus ordinaire, <rire> le plus incroyable en fait. En 1973, Stevie Wonder, e s s i s t au numéro 1, dit Il a du palmarès avec Superstition, une pièce qu'il avait tout d'abord écrite pour Jeff、mais、Beck. Ben oui, oui, il、ouais. l'avait écrite pour Jeff Beck, euh, mais、euh, euh, quelqu'un de, de l'étiquette de Stevie l'a entendu. Entendu la version t c e Wonder, il dit non, non, non, il n'y a pas question que tu donnes ça à Jeff Beck, tu, tu l'enregistres tout de suite et puis on en fait un succès. Ça a été un des gros succès de l'année 1972 et même 1973.、Ouais. Euh, parce que、euh, ce disque-là, Inner Vision, est-ce est -ce que c'est Inner Vision ou Talking Book? C'est Talking Book.、Mm -hmm. euh, euh, c'est sorti à la fin de l'année 1972.、Ouais. Alors ça a beaucoup, beaucoup joué en 1973.、Euh, je vais passer la version de, de Jeff Beck. Euh, cet après-midi、euh, est, est moins bonne que celle de Stevie Wonder. Elle,、ouais. elle est excellente quand même. e e s t excellente, mais elle est moins bonne. Vraiment, Stevie Wonder fait un travail fantastique. Il y, y a moins de tempo. Tu sais,、ouais. C'est juste moins funky.、Euh, C'est ça. J'aime beaucoup le son de la clavinette de, de, de, de Stevie. et Il、euh, n'y en a pas de clavinette sur la version de Jeff Beck. <rire> C'est vraiment une version à la guitare. Oui, ça, ça rend ça un peu plus、euh, assez particulier. En 1980, cette fois-ci, Paul McCartney l i b é r a finalement la prison japonaise dans laquelle il était incarcéré pour possession de marijuana. On en avait parlé la semaine dernière. Et il s'envole pour Amsterdam. Oui,、oh, ça, ça, c'est incroyable, h e n C'est vraiment incroyable. C'est ce qu'on appelle en anglais fire statement. Oui. Il, on était, il, était, il était arrêté au Japon pour,、euh, à cause du p o t à cause qu'il essayait de r e n d r e du p o t dans le pays. On le libère et il s'en va à Amsterdam. <rire> C'est、ah, incroyable. C'est wow. Mais il était, il était dans une mauvaise, une mauvaise passe. C'était il... la fin des Wings.、Ouais, C'était la、exact. fin d'une époque.、Euh, pas, pas, pas une époque dépressive comme c é t a i t le cas à la fin des Beatles, mais、euh, disons qu'il y avait besoin d'autre chose. Il s'est cherché un peu.、Ouais. Donc, euh... ce, qui, ce qui est malheureux, c'est qu'il s'est cherché pendant 17 ans. Ouais, parce、ouais, ouais. qu'avant Flaming Pie.、Euh, Euh, on ne peut pas dire qu'il a fait des bonnes choses. <rire> C'est ça, il a eu beaucoup de mal seul, malheureusement,、oui. à f a i r e des、mm -hmm. album. En、euh, 1983,、eh bien, euh, nous soulignons le décès de Lama Williams,、euh, bassiste des a l m o n d Brothers. Moi,、ouais, que je ne connais pas.、Euh, moi non plus.、Euh, a l m o n d Brothers, qui a eu beaucoup de musiciens en son sein.、Euh, et, euh, qui, probablement qui est... celui qui a remplacé、euh, Butch Trucks. f r t p o b a Dans les années 70, mais、euh, j'avoue que les albums、euh, de la deuxième moitié des années 70、euh, de Jarman Brothers Band, je les connais pas tellement parce que c'est une période、euh, pas très intéressante, g e r m a n Brothers Band. Lorsqu'on écoute,、euh, les ils disent c qu'ils ont sorti à cette,、euh, cette époque-là, c'était assez moyen. Oui, en effet. Pas,、euh... À part peut-être e n l i、euh, g h t e n i n g Rose, là, qui.、Euh, Enlightenment Rose,、euh, qui. Peut-être le meilleur、euh, du, du lot, là, mais en général,、euh, bon, y, eux autres aussi, il y avait des difficultés, les r m a n Brothers, là,、euh, à cette époque-là. Oui. Ce qui nous amène par la suite à l'année 1984, alors que Yoko Ono fait un don de 425 000 à la maison Strawberry Field. Bien sûr, c'est probablement pour l'aider à rester à flot, puisque、euh, malheureusement, ça, ça a toujours été l'histoire de, de ce monument.、Euh, c'est que ça arrivait bien souvent qu'il qu était en problème financier, malheureusement. Hum、mm、hum. En、uh, 1986, c'est également le décès d'Albert Grossman, ex-manager de Bob Dylan. Je ne sais pas pendant combien de temps il le fut, mais.、Euh, c'est lui qui était là dans les années 60. La、ouais, okay, okay. grosse période là, de.、Euh, même, c'est、euh, quelqu'un qui a beaucoup contribué hein, à, à, à faire de Dylan une immense euh, vedette euh, dans les années 60. On le voit souvent là, dans des、euh, documentaires là, sur. Euh, euh, Euh, ouais. Sur Bob Dylan, parce qu'il était omniprésent, je dirais. Il faudrait que je m'intéresse un peu plus à、ouais. ce, ce type. En fait, tu sais que c'est、euh, son épouse, Albert Grossman, qu'on voit sur la pochette、euh, de Bringing It All Back Home. Ah oui. La femme là, qui, ouais, ouais, du, qui, du foyer. C'était、euh, euh, son, son épouse, Albert Grossman. Ah,、euh, donc je m'intéresserais peut-être un peu plus à ce personnage. <rire> C'était un, une espèce de Brian Epstein.、Euh, Euh, de Bob Dylan, mais、euh, peut-être、euh, moins gentil pour ce qui est de l'argent. Ah. ah, il est un peu plus greedy, un peu plus.、Ouais, euh... C'est ce que j'ai lu. Ah, donc ça, c'est moins, moins intéressant. C'est moins, moins le fun, en fait,、ouais. pour l'artiste. En 1991, par, cette, par la suite, oui, Paul McCartney enregistre un concert pour MTV, MTV Unplugged de Paul McCartney, que j'ai jamais vu ni entendu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que, que j'écoute éventuellement. En 1999, Paul McCartney toujours se dresse contre les radios et stations télé de l'Angleterre qui refusent de diffuser la pièce The Light Comes From Within et qui était considérée comme offensante. C'était la dernière pièce que Linda McCartney a enregistrée un peu avant sa mort. J'imagine que c'est peut-être les thèmes religieux ou spirituels qui étaient vus comme offensants. Je ne vois pas sinon pourquoi. Par contre, je n'ai jamais entendu cette pièce, The Light From Within, comme ça ne dit rien. e n 1999, c'est le début de la tournée No Security des Rolling Stones à a u c k l a n d en Californie.、Euh, la première tournée des Stones, d'ailleurs, dans les arenas depuis plus de deux décennies.、Mm -hmm. On retournait au, au concert d'envergure.、Oui. En 2000, Deep Purple lance Deep Purple in Concert with the London Symphony Orchestra.、Euh, c'était、euh, conduit, ou c'était、euh, le chef d'orchestre é t a t dirigé par Paul m u r r a Qui était, je pense, c'est un album plus ou moins réussi dans mes souvenirs.、Aussi. Ben,、euh, j a v o u e moi, que lorsque Deep Purple font des trucs euh, symphoniques, euh, mon, mon intérêt baisse、euh, de moitié. À ce point-là, oui.、Ouais. Ah. Ben, écoute, j'ai cet album-là à la maison、euh, et, et j'en ai aucun souvenir.、Mmh. C'est jamais mauvais, un album de Deep Purple en spectacle, mais euh, avec, euh, avec des orchestres symphoniques, il me semble que c'est moins intéressant. Hum、mmh. mmh. hum. Le 26 janvier, cette fois-ci, dans cette semaine d'éphémérides, en 1945, c'est la naissance de Ashley Hutchin, bassiste pour Fairport Convention. Un, un des nombreux bassistes de Fairport、oui. Convention. <rire> en、ouais. effet. Également, nous signons en 1955 la naissance d'Eddie Van Halen. Oui! Donc,、euh, Eddie Van Halen qui célèbre donc, ses, ses 58, 58 ans. 58 ans, 58 58、ouais. ans voilà. Oui. Exactement.、Mais、il est en forme quand même. Il y a eu des gros problèmes de santé qui ont nécessité d'abord une opération sérieuse en 2012 et puis l'arrêt de la tournée. Ils sont supposés de donner des spectacles en 2013. On verra. C'est une espèce de téléroman, h e i Ah, c'est assez particulier. On ne sait pas ce qui va arriver tout le temps. C'est.、Mm -hmm. p o r t malheureux. Oui, c'est、ouais. malheureusement un groupe instable et probablement que l'instabilité vient des frères Van Elon eux-mêmes.、Euh, Eddie Van Elon n'a pas un très bon caractère, malheureusement. Non, a u t a n t il、ouais. est bon à la guitare, autant son caractère est pas facile. Non, est,、mm -hmm. il, avait, il avait mis David E. Roth à la porte justement、ouais. parce qu'il v o u l a i t qu'il faisait trop sa star et lui il voulait、mm -hmm. que toute l'attention soit sur lui. C'est un, un, un peu ordinaire.、Ouais. Tout à fait. <rire> Euh, mais c'est sûr que quand euh, euh, un chanteur flamboyant comme David Roth, moi je vois ça comme un atout. Ouais, ouais, oui, oui. Il s n o n t pas comme un problème. Ça attire les foules, mais、euh, malheureusement, lui, il voulait vraiment que les foules soient attirées、ouais. par lui. Donc、ouais. c'est ce, ce qui a causé un peu. Ben, moi, j'appelle ça la perte de Van Naylun parce que j'aime rien, rien de ce qui a été fait sans non, David, moi David non Roth. Plus. Moi non, Moino Roth.、Euh, ça a été une grosse, grosse erreur. Le groupe, je pense, n'est pas nécessairement devenu ce qu'il aurait pu devenir en regardant、mm -hmm. euh, Diamond Dave. En 1956, Buddy Holly enregistre pour la première fois avec les Crickets, donc, il a enregistré les pièces Blue Days, Black Night, euh, également, euh, la pièce, d o n t Come Back Knocking, Love Me, ainsi que Midnight Shift. c'est toutes des pièces que je connais pas. Ah, c'est, c'est, c'est, c'est ses débuts,、hein? donc, il、ouais. était moins connu, c'est, avant Peggy Sue. o u a i t c'est un peu difficile dans ce temps-là. En 1965, il y avait un concert en Australie. Kate Richards se fait arracher son chandail sur le dos après que 50 fans envahissent la scène. Donc, c est, c est... ils se sont pas dirigés sur le plus beau de la gang. Oui. Mais、euh... Ben, c'est quand même charismatique,、ouais, Kate、ouais, Richards. c'est clair. C est, c est, c est mais il paraissait beaucoup、ça. mieux dans ce temps-là. Oui,、euh, que même. Mais... <rire> ça, c'était quand même, sans dire e la vie quotidienne, qu'est-ce que. Pour、ah, les Stones, c'est arrivé souvent、bien. que les gens montaient sur scène et puis, ben, ils stoppaient le spectacle. Parce qu'il、euh, attaquait、euh, les musiciens. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film Charlie's My Darling, euh, où euh, pendant, il donne un spectacle en Irlande et puis、euh, soudainement, ben, la foule envahi t la, la scène et puis、euh, c'est très violent. Euh, ce qui se passe, et puis,、euh, ben, le concert est arrêté. On leur demande aux Stones,、euh, est-ce que c'est la pire、euh, expérience de votre vie sur scène? Non, non, à telle place. <rire> non, non c'est des choses qui, qui arrivaient. La sécurité était un peu déficiente à cette époque-là. Ah、oh, ouais, non, e t ça. Et des gens étaient hystériques. Il n'y a, a pas d'équivalent de nos jours, là, par rapport à l'hystérie collective déclenchée par des、euh, groupes de rock dans les années 60, 70. Il n'y a, a, a rien qui, qui se compare à ça. Euh, cherchez pas, là, euh, euh, les, les groupes de, de boy, s boys band, tout ça, c'est pas, pas comparable. C'est une série,、euh, les boys bands, on dirait, c'est une hystérie programmée par la foule.、Mm -hmm. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est crier ouais, comme des, f... des Mongols. À, alors、euh, que,、euh, assister à un, un, un spectacle des Stones、euh, dans les années 60, c'était dangereux. Oui,、euh, carrément. il y a des gens qui sont morts pendant ces concerts c o n c e r t s C'est des choses encore qu'on voit plus aujourd'hui. Euh, c'est un peu incroyable.、Et、à l'époque, c'est ça. On, on se ruait vers l'artiste. On ne faisait pas comme les fans de Justin Bieber qui se coupent le bras pour empêcher que Justin fume du p o t Ça, c e n e Je connais pas l'anecdote. Ah, je te, je te raconterai ça.、Alors、donc, c'est un peu ridicule, là. C'est, en fait, c'est tout simplement,、euh, sur Twitter, des, des, des jeunes fans de,、euh, Justin Bieber ont appris que, i l a renversé un photographe, à un paparazzi, qui qui, qui, qui, le prenait en photo avec sa voiture et il aurait été sous l'influence de marijuana. Et là, les jeunes filles se, se font des lacérations sur le bras,、euh, pour que Justin Bieber arrête de fumer du pot. Tout simplement. Il y a série, des séries de photos sur Internet de, s fois c'est faux, des fois c'est vrai,、euh, l e s jeunes filles qui se coupent là avec des lames de rasoir, qui se font des, des, des, des,、euh, des lacérations, tu sais qui sont petites ou g r o s s e s s a u t o m u t i l e n s a u t o m u t i l e n voilà,、ouais. euh, pour que Justin Bieber arrête de fumer du pot.、Ah. c'est vraiment ridicule.、Mmh. On n'aurait pas vu ça à l'époque des Rolling Stones. Non. C'est des vrais fans à l'époque.、Ouais. En 1969,、euh, par la suite, Led Zeppelin donne un concert、euh, de 4h45. C'était au Boston Tea Party. Ouais, Donc, on a appelé je... ça le Boston Tea Party, je crois. Ben, en fait, c'était le nom de la, de la salle de spectacle.、Ah, okay, okay, c'était、okay. un peu、okay. comme le Fillmore, mais à Boston. Ah, voilà. Euh, et euh, il me semble que j'ai lu que Steven Tyler de Aerosmith était là lors、ah, oui. de ce fameux concert、euh, historique.、Oh. Oui. Led Zeppelin jouait très très longtemps dans ce temps-là. Oui, oui. Tu a t des y, spectacles de 3 heures, 4 heures. C'est、euh, l époque où il t est. 4h45, ça commence à être assez long. Oui.、Euh, tu avais Bruce Springsteen aussi,、euh, aussi, dans les années 70, qui donnait des spectacles de 5 heures、euh, de long.、Hein. Ah, c'est fou. Les artistes avaient vraiment le cœur sur la main à l'époque.、Mm -hmm. Ils faisaient tout pour que leurs fans aient la meilleure oui. expérience oui. possible. C'est un peu dommage qu'on ait perdu ce, ce contact-là. mais... Paul McCartney,、euh, là encore, o u n e des l u n g s s p e c t a c l e de 3 heures. 3 heures, heures sans entr'acte.、Mm -hmm. Sans p o Prendre un、euh, verre d'eau,、ouais. c'est incroyable.、Ah ouais. C'est、euh, fou, c'est <rire> vraiment fou. Mais ben, à part ça, là,、euh, personne ne fait ça. Non, exactement. En、ouais. 1970, cette fois-ci, John Lennon enregistre Instant Karma en tournée, en une journée plutôt. Euh, c'est une pièce qui fut produite par Phil Spector. Et、euh, John Lennon, à l'époque, voulait que toutes c e s pièces deviennent comme Instant Karma, des pièces enregistrées en une journée. Il、mm -hmm. sortit même, une, je pense, Instant Karma, ça a été une semaine après. Le temps、euh, de presser, tu v i s Oui, oui, oui. Mais、mm -hmm. c'est une pièce que j'adore, de John、ouais. Lennon. C'est une de mes ben, favorites. Ben, tu sais que même à une certaine époque, le Rolling Stone avait voté euh, euh, Instant Karma, le plus grand 45 tours de tous les temps. Par la suite, je pense qu'il a été délogé par.、Euh, Um, good Vibrations des Beach Boys. Un autre très très bon a i b u e Oui, oui, tout à fait. En fait, ce sont des pièces qui sont sorties seulement sur 45 tours à、mm -hmm. l'époque, qui n'étaient、mm -hmm. pas disponibles sur un album, mais ce qui les rendait encore plus,、euh, sans dire, attachantes.、Euh, une particularité. Ouais, ouais, exactement. <rire> Et,、euh, moi, Hanson Carmen, ça reste、euh, probablement ma p r é f é r é e c e s t ça que je t o n n a i s plus. Ouais. Ouais, de l'année.、Ouais. En solo, oui. C'est une de ses grandes réussites. Oui. En、uh, 1974,、euh, par la suite,、euh, Sweet Sixteen de、euh, Ringo Starr atteint le numéro 1 des palmarès. Ah, c'est Your e Sixteen. Your e Sixteen, oui, oui. Non pas Sweet Sixteen,、ouais. oui. mais Your e Sixteen qui、ouais. est aussi、euh, un des, mon simple préféré de Ringo Starr. Oh oui, absolument.、Euh, ouais. Moi, je suis d'accord avec Son toi. Son interprétation、ouais. de、Et、cette pièce est sur, incroyable. Et surtout, sur la face B, on retrouve une très bonne pièce de Ringo aussi qui est Devil Woman. <rire> oui. Oui, en effet. En effet. J'ai, <rire> j a le 45 tours de Your e Sixteen. Malheureusement, c'était un, Euh, il, il, était te, il est tellement usé qu'il n'y a même pas moyen、ah oui. d'entendre. Il est、euh, rendu、caisse. blanc. Oui, en effet. Donc, je, je me suis dévolu sur ma copie de Ringo, simplement. En <rire>、euh, 1975, la BBC présente le documentaire Cra、a、Cracked Actor ça, ça portait sur David Bowie,、ouais. euh, qui à l'époque、euh, vraiment tirait.、Euh, les gens étaient curieux de savoir、ouais. qui était David et, Bowie. Et lui-même se, se décrivait comme ça, comme un, un acteur dérangé. <rire> c'est quelque chose qu'il a suivi. D'ailleurs, est-ce qu'on a la date de sortie de son album, j'imagine, s t au mois de mars s u mois de mars. o、oui. Une grosse campagne, quand même, autour de ça. Oui, c'est incroyable. Le,、oh, euh, Je ne me rappelle pas d'avoir vu une campagne publicitaire aussi、euh, élaborée, aussi grosse pour、ouais. un album de David Bowie.、Euh, jamais. Et surtout les, les sites Internet qui parlent de musique. Il y a des publicités euh, pour、euh, l'album qui s'appelle The Next Day. Oui. Euh, euh, il est aussi,、bon、de, il est aussi ouais, bien d'être bon. Ouais, on, lui souhaite,、euh, on lui souhaite parce que si, si、euh, c'est décevant, ça s'avère mauvais,、ouais. euh, c'est fini, d é b u d b o u l o Parce que de nos jours, en plus,、euh, faire une, une campagne comme ça、euh, dans un marché qui est si difficile、euh, à, à prédire,、euh, ça peut coûter très cher. Pour, même si l'album est très bon, il peut rapporter、mm -hmm. moins que ce que ça a coûté pour faire la campagne. Oui. Donc, j'ai, bien hâte de voir. J'espère qu'il va y avoir aussi d'autres extraits. Parce que là, si on a seulement Where Are, Where are We Now, qui、mm -hmm. est une pièce intéressante, mais pas nécessairement、euh, sa meilleure,、euh, ben, ça, ça va être compliqué de vendre l'album, selon moi. Oui. Mais des fois, ça peut être surprenant.、Euh, tu sais, le premier extrait、euh, de, du dernier Van Halen, c'était Tattoo. Et c'est la pièce la plus faible du disque.、Mm -hmm. Et quand j'ai entendu cette pièce-là, je me suis dit,、hey, ouh, si c'est、si, si, si, si, le premier extrait, Ça va être mauvais parce que c'est supposé être la meilleure, une des meilleures pièces de l'album.、Oui. Euh, mais non,、euh, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette pièce-là parce qu'elle est vraiment,、euh, c'est la plus faible du lot. Euh, mais euh, si tu regardes historiquement, Van e l e n ont toujours fait des choix assez discutables, en fait, de, de, de premier extrait. On a juste à prendre fair warning, là, la pièce、euh, Sodae s i s l o v e、euh, c'est pas la meilleure de l'album, vraiment pas. En effet, ouais, Donc,、ouais, c'est peut-être.、Euh... C'est peut-être un, un mauvais choix de la part de Bowie. On verra、euh, à la sortie de l'album au mois de mars. En 1976, cette fois-ci, le contrat、euh, liant EMI et les Beatles expire. Donc, on avait signé pour 10 ans, je crois, en 1966. Et、euh, oui. donc,、euh, ils étaient libres d'aller enregistrer où ils voulaient. Si, <rire> oui,、si, d'ailleurs, Paul McCartney s'est dirigé vers、euh, CBS à l'époque. Il a enregistré les albums、mm -hmm. pour. CBS, et puis il est revenu Oui, vers e m r Il les a quittés au début des années 2010, je crois, au début de la décennie. Oui,、euh, pour s'en aller avec、euh, Starbucks. En fait, Star a, Starbucks, certains、hein? de ses albums se sont vendus chez Starbucks.、Euh, le tout dernier, je ne sais pas exactement avec qui, sur quelle étiquette il l'a lancé. pour faire le Bonne question. Je pense pas que c'est Starbucks, celle-là, par contre. C est, c est, non, mais je pense pas que c'est Yémen. Non,、oui. c'est peut-être,、euh, il est peut-être r e、euh, t o u r n é chez, il est peut-être chez Sony, je crois. f a u d r a i t vérifier, ça,、mm -hmm. serait, ça serait pas probable. En 1978,、euh, les travailleurs de l'usine de disques d'EMI, justement, refusent de presser、euh, le 45 tours des Boss Cox i n t i t u l é What Do I Get? puisqu'on retrouve sur la face B une pièce intitulée Oh Shit! <rire>、euh, le simple, c'est quand même, euh, ici, au 37e place des palmarès britanniques. <rire> il était frileux. Ouais, il était frileux. Et、oui. le, le disque portait tellement bien qu'on va se permettre de, de, de, de les, les, les, travailleurs, on va se permettre de dire, b a nous autres, on presse pas ça. Ben, o u i ça. C'est particulier.、Ouais, ouais, en、ouais, ouais, ouais. euh, 1989, Alan Collins de, de Leonard s k i n n e r lui, est paralysé à la suite d'un accident de voiture qui a tué sa copine de Rogene Watts. On en a parlé de lui. Oui, on en, en a parlé c'était、euh, deux ans, trois ans après. Oui, exactement.、Euh, C'est ça. Il était, était sa brosse. p u、mm -hmm. Il s i a décidé de prendre sa voiture. Et p u Il s i a tué sa blonde. et puis Lui, il s'est retrouvé dans une chaise roulante. par la suite,、euh, il faisait des, euh, campagnes, euh, il participait à des campagnes, il y avait des témoignages, euh, pour, euh, pour, euh, aviser la population,、euh, de, de, la bêtise, de, de prendre un volant comme ça lorsqu'on est, e、euh, n état d'ébriété, mais,、euh, sa vie était finie. Ah、oh、oui. mais quelle décision d'imbécile, franchement, f a t faut le dire. En 1991, Queen atteint le numéro 1 des palmarès britanniques pour la seconde fois grâce à Innuendo, qui est également la troisième pièce la plus longue à avoir occupé cette position derrière Ajo The Beatles et Belfast Child d e Simple Mind.、Mm -hmm. Oui, C'est une bonne pièce, New One. Oui,、oh, oui, oui, oui,、euh, c'est une bonne pièce.、Euh, la, un des, en fait, un des derniers numéro 1, je pense, de Queen, aussi à l'époque. Oui, mais écoute,、euh, Freddie Mercury est décédé peu de temps après. Oui, c'est ça, exactement. En 1998,、eh、b i e n s s u n i r o n s le décès du batteur de blues, S.P. Leary, qui、euh, s'est illustré auprès d Darling Wolf, Molly Water et Sonny Boy Williamson, les décédés d'un cancer. Quand même assez âgé. Oui, oui, oui, exactement. Il, a, Attends, il a fait partie des survivants, d'ailleurs, de, de, de cette vague-là, puisqu'il n'en restait plus un à l'époque, de, de, de ceux-là. Ce qui nous amène à la dernière journée de la semaine, le 27 janvier. En effet, nous débutons en 1945 avec l'anniversaire de Nick Mason, batteur、euh, de Pink Floyd, donc, qui、euh, célèbre ses.、Euh, C'est-à-dire, donc, 1945. Il faut faire le nouveau calcul aujourd'hui 68 <rire> ans, <rire> donc, en 2013. On voit également la naissance de Brian Downey, batteur de Thin Lizzy,、euh, qui lui est, en est rendu à 62 ans.、Mm -hmm. En、euh, 1956, Elvis Presley lance Heartbreak Hotel et le lancement coïncide avec sa première apparition nationale, c'était au Tomorrow's Stage Show.、Oh, sur un réseau majeur. Oui, oui,、ouais, ouais, je ne rappelle pas lequel. Ce ne faut mentionner, c'est ABC, NBC, ouais, CBS, c'est un CBS, des trois. C'est un des trois, exactement. <rire> En、uh, 1958, oui, cette、oui. fois-ci, Little Richards met fin à sa carrière pour entrer au séminaire. Oui. Ça, il il a vu son, son chemin de Damas, comme ça. Il a décidé de devenir un curé. Et il est revenu à la chanson. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Quatre ans plus tard, quelque chose、oui. comme ça.、Et、il était sérieux quelques temps, mais ça, vraiment. Donc, la tentation de la scène, s e s t fait s e n t i r c h a s s e r le naturel et, et il reviendra au galop.、Ben、exactement. Eh bien, en 1967, les Beatles signent un contrat de 9 ans avec IMA, v e c IMA, et donc, i l l a i s e n t terminer,、euh, e le, le, le, le, 26 janvier 1976. 6 o e n 1976, toujours,、euh, David Bowie poursuit son agent Michael Lippen, puisque celui-ci prenait 15 de la commission à la place de 10 comme il était prévu dans le contrat. l é p i e n lui devait donc 475 000 ce qui、mm -hmm. n'est pas rien. Non. <rire> Quand même. En、euh, 1990, la ville natale de Tom p e t t y Gainesville, en Floride, statue que le 27 janvier sera le Tom p e t t y Day. Ah, donc dimanche, ce sera le Tom p e t t y Day、ouais. en Floride. On pourra aller écouter、euh, quelques pièces de Tom p e t t y Et nous terminons cette journée、euh, des éphémérides en 1998, alors que James Brown est arrêté pour possession de marijuana et d'armes à feu non enregistrées. Brown a déclaré qu'il utilisait la marijuana pour améliorer sa vue. Ça, c'est vraiment, euh, médicinal. Une, une des, euh, une des raisons les plus loufoques que j'ai jamais、ouais. entendu pour、euh, quelqu'un pour、euh, dire qu'il fume du p o t C'est, c e s n o r d i n a i e C'est, assez particulier, n'est-ce <rire> pas? En effet. Et voilà qui complète les éphémérides. Je vous rappelle que Simon anime une émission sur nos ondes cet hiver, album classique. Ça, c'est tous les vendredis à 10 heures, juste avant un classique. Et il présente aussi une chronique d'humeur dans l'émission du matin. Assemblage requis. C'est les, lundi, les lundis. C'est à 8 heures, hein? 7 heures et demie. 7 heures et demie. Ouais, c'est très tôt. Merci beaucoup, Simon.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 On fait le tour des mois de janvier à juin. Au menu, on va entendre des artistes, des groupes qui ont sorti des albums fantastiques cette année-là. On va entendre, entre autres, les Stooges,、euh, Traffic. E.L.O., Pink Floyd, Duby Brothers, Led Zeppelin, r o c k l l Harum, Manfred Mann's Earth Band, Paul McCartney, Black Oak Arkansas, Alice Cooper, Aerosmith, David Bowie, Johnny Winter, Uriah Hee, BTO, George Harrison, Chicago, Budgie, un paquet d'autres. Donc, un très bel après-midi en perspective. Historiquement, si je te dis 73, Simon, qu'est-ce qui devient à l'esprit? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Dark Side of the Moon, en fait. c e vraiment l'album. s i c a l e m e n t Ouais, musicalement. Extra musicalement.、Ah, écoute, il y a tellement de choses qui se sont passées. En 1 9 6 3 je c r o i e c'est. Est-ce que c'est l'année où、euh, René Lévesque a quitté le Parti libéral pour fonder、non. le Parti souverain? Non, c'était déjà fait. Ah, c'était、oh, fait oui, depuis oui. plusieurs années. Non,、ah, mais, e u j'ai pas nécessairement de, de, de, de souvenirs très, très vivids e de, de, 1973.、Ouais. C'est,、euh, quand même,、euh, 11 ans avant ma naissance. <rire> <rire> ben, je peux te dire q u e l s'est passé quand même pas mal de choses. Ici, au Québec,、euh, c'était le début des audiences de la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO.、Oh. De nos jours, on parle de la commission Charbonneau,、ouais. là, Mais à l'époque, la SECO, c'était une grosse affaire, qui,、euh, qui a v éveillé, euh, beaucoup euh, de gens par rapport à,、euh, à l'importance du crime organisé, dans l a s o c i é t é q u é b é c o i s e Donc, ça, ça a débuté le 1er février 1973. Le 27 juillet, on annonçait que Radio-Québec diffuserait sur UHF à partir de la fin de 1974.、Mmh. Et moi, j'étais enfant à l'époque et on regardait des émissions de, de, de Radio-Québec、euh, à l'école. Il、euh, y avait les Sartre de Sartre, les Auréliens.、Euh, ah, les Auréliens, c'était à Télé-Québec,、oui, hein, oui. Tout à fait,、ah. oui. Les Auréliens, d'ailleurs,、euh, le, le personnage principal, je pense qu'il s'appelait Picabo, l a、mm、été -hmm. euh, interprété par le type qui aujourd'hui fait la voix d'Homer Simpson. Oui, oui, oui, dans la version Québec. <rire> Des Simpsons, ben, oui. Je peux, je peux te dire que j'étais tellement jeune que j'ai pas tellement de, de, de souvenirs de ça, d e s centaures, de centaures, ouais, ouais. <rire> ou,、euh, les a u r a l i e、euh, n en s e n fait, mes amis, Dr. Pendragon, ma blonde, t o n t probablement beaucoup plus de souvenirs que moi. Ouais, ben, c'est pareil, comme s'ils me parlaient de quelque chose, q que, que, u qu i v e n a i t de la planète Mars, là. <rire> C'est en 1973 aussi, et d'ailleurs, c'est le 27 janvier qu'il y a eu lieu la i e u l signature des accords de Paris hein, pour le Vietnam. Oui, Donc, absolument. La guerre Vietnam. Oui, i e c'est quand même l'occupation américaine au Vietnam a,、oui. a duré jusqu'à quoi? La chute de Saigon, c e s t en 1975? Oui, exact. Donc, ça, ça a parti en 1973, la, la fin, mais ça a pris deux ans, là,、mm -hmm. vraiment, avant que les États-Unis quittent, quittent dire, définitivement.、Oui. Euh, tu me parlais de Pink Floyd tout à l'heure. Pink Floyd ont on présenté pour la première fois Dark s i d Of the Moon、mm -hmm. au Forum de Montréal le 13 octobre.、Oh. Donc, il était venu cette année-là. C'est bizarre parce que j'étais sûr que Pink Floyd était venu seulement à l'autostade l'année、euh, suivante. Et puis, non,、euh, il, il était venu présenter ça au Forum en, en 1973. 29 octobre, le Parti libéral remportait une victoire éclatante aux élections générales. Ils ont obtenu 54,7 des voix.、Euh, ils ont fait élire 102 députés sur une possibilité de 110. Oh. à l'époque.、Euh, le PQ, euh, donc, euh, avait vu son, son vote,、euh, grimper de 23 à 30、mm -hmm. Euh, mais il avait s e u e m e n t remporté six,、euh, comtés, dont,、euh, même Camille Lorrain、euh, avait pas été réélu. o、oh, u a i ouais, c'est ça. ça avait été assez difficile pour eux. Et puis, c'était aussi la fin du ralliement créditiste avec、euh, 10 du vote.、Euh, cinéma au Québec,、euh, ce qui est le gros succès de l'année, ça a probablement été, e u j'ai bon voyage. <rire> <rire> c'est -ce、okay, une, <rire> <Non. rire> une comédie de Denis Hiroux. Ça met t en vedette Dominique Michel, Jean Lefebvre et、euh, René Simard.、Oh. Euh, c'est vraiment n e v i l l e Ça, c'est sorti le 10 mars. D'être meilleur, même si c'est vraiment pas mon genre de film. Le 29 mars, c'était la première du film Camouresca,、euh, mmh, qui était réalisé、mmh. par Claude Judrome, et en vedette Geneviève Bugeot.、Euh, scénario basé sur un roman d'Anne Hébert. Dans le monde,、euh, écoute, le 22 janvier,、euh, décision de la Cour suprême、euh, légalisant dans certaines conditions l'avortement.、Euh, le décret.、Ah, C'est、euh, un gros p o s L'arrêt la,、euh, Roe vs. Wade. Donc, c'était.、Euh, euh, c e、euh, s chose que les, les, les tenants de la droite essaient de, de, de, de faire de disparaître. Défaire, oui, oui. Défaire depuis 40, 40 ans. 4 ans, C'est incroyable. Le 27 janvier, donc,、euh, tu l'as dit, accord de Paris, c'est le feu et, e、euh, retrait militaire、euh, au Vietnam.、Euh, le 8 février, le Sénat ouvre une commission d'entraide sur le scandale du Watergate. Ça, c'était la grosse affaire、ouais. aux États-Unis. c e que Nixon est encore président à l'époque, c'est、oui, ce que je v appelle, moi. Euh, on a des dates、euh, précises. Le 23 mars, e u t'es le premier,、euh, premier condamné dans le scandale、euh, du Watergate,、euh, Garden Lady. Euh, reconnu coupable de participation à l'installation de table s d'écoute au, au siège du Parti démocrate,、euh, qui était dans l'immeuble du Watergate. Oui, oui. Ça, c'est le premier gros événement. Le 30 avril,、euh, Richard Nixon, a、euh, accepté la démission de deux de ses principaux conseillers. Ça, ça, ça regardait pas bien.、Euh, 17 mai,、euh, début des、euh, transmissions en direct sur les chaînes de télévision américaines des auditions de la commission d'enquête sur le Watergate. Euh, et, et le 20 octobre, Nixon renvoyait le procureur spécial qu'il avait nommé pour faire、euh, toute la vérité. Euh, qui euh, lui réclamait、euh, des bandes magnétiques, ce procureur,、euh, sur lequel,、euh, lesquelles on enregistrait, on, les, les, les Nixon enregistrait toutes les conversations、euh, qui, qui avaient lieu dans le bureau Oval. Donc,、euh, le public a vu un aveu de culpabilité. Oui, certainement. <rire> Donc,、euh, la Chambre elle, des représentants a mis、euh, en train une procédure d'impeachment pour destituer le président、euh, qui n'a pas,、euh, pas attendu et a démissionné. Oui.、Hmm. ええ。Vraiment, uh v r a i m e n t le scandale. Qu'est-ce qui a marqué le plus 1 9 7 0 Tu sais qu'il avait préparé une. une en fait, c'était le plan B, hein, vraiment, le, le, le, de la, la démission, puisque Nixon avait préparé un discours où il disait qu'il allait, qu'il persistait, qu'il voulait rester président, qu'il avait l'intention. Et finalement, c'est ses conseillers à la dernière minute qui l'ont convaincu à démissionner、mm -hmm. euh, lorsqu'il a fait son appel à, à, à la nation.、Oui. Parce que deux secondes avant. En fait, deux minutes avant d'aller en l ondes, r lui, il restait président. Ah oui. Oui. Le 12 février, le, le, le dollar américain est dévalué de 10 par rapport aux principales devises occidentales. Quand même. Ça, ça allait mal aux États-Unis. Oui,、oh, oui. Uh, 27 février, 200 Sioux d e g l a l a de l'American Indian Movement, occupaient le village de Wounded Knee. Ça, c'est dans le Dakota du Sud. Ils protestaient contre les conditions de vie dans les réserves et pour exiger que l'on reconnaisse leurs droits et leurs terres. Ils ont résisté pendant 71 jours. Ils ont obtenu le réexamen du traité de 1868. Euh, oh, avec ce qui se passe, e、euh, n ce moment, à Ottawa, avec,、mm -hmm. euh, I d l e n o more. It It more. Ça, ça, ça ressemble, ça ressemble beaucoup à ce qui、oui. s'est passé aux, aux États-Unis à cette époque. Euh, le 4 avril,、euh, inauguration du World Trade Center à New York.、Mm -hmm. Donc, ça c'est même pas resté、euh, 40 ans. Non, en effet.、Euh, euh, c'est、ah, assez, assez dommage. C'était e、mm -hmm. vraiment s t c, est, c est un chef-d'œuvre d'architecture en plus. Oui, tout à fait. C'était l'édifice le, le plus、euh, élevé、ouais. au monde.、Ouais. Euh, en juin, visite officielle de Léonie de b r é g e n v e aux États-Unis, en pleine guerre froide. Hein, mais ça a un peu désamorcé hein, cette tension extrême qu'il y avait depuis la Deuxième Guerre mondiale. On e s t de s'ouvrir un peu plus, en effet. En fait, le 22 septembre, Nixon a fait un excellent, un excellent coup en nommant、euh, secrétaire d'État Henry Kissinger,、mm -hmm. euh, qui euh, vraiment s'est avéré par la suite, c'est lui qui a reçu le prix Nobel de la paix d'ailleurs cette année-là. C'était un type qui avait une connaissance、euh, incroyable des enjeux mondiaux et、euh, c'est probablement une des, une des grosses, grosses raisons pourquoi il n'y a pas eu d'affrontement pendant la guerre froide.、Mm -hmm. Le 11 septembre 1973, coup d'État、euh, au Chili. Le gouvernement du Chili est renversé par un coup d'État militaire qui était appuyé par les États-Unis.、Oui. Euh, le président Salvatore Allende s'est suicidé dans le palais présidentiel alors que l'armée a donné l'assaut et le général Pinochet, euh,、ah, vous a vous repris le pouvoir. Euh, le Congrès a été immédiatement dissous, la Constitution suspendue, les partis politiques interdits et les médias placés sous surveillance. L'état de siège a été imposé et、euh, la répression sauvage. Près de 250 000 Chiliens ont dû s'exiler pour échapper à la prison, la torture, la mort.、Euh, la Direction de l'Intelligentia n a t i o n a l e、euh, a fait disparaître, semble-t-il, 11 000 personnes. Les poètes, les chanteurs et poètes qui étaient très patriotiques、euh, ont été assassinés devant une foule réunie dans des stades de sport. On, on amenait les gens de force et on. Des exécutions on... publiques. Oui, exactement. On demandait en fait euh, au, au, euh, c e s t à d i r e à l'élite intellectuelle et artistique de signer des,、euh, des, des, des papiers où ils rendaient、euh, allégeance en fait、euh, à, à l'armée, au général Pinochet. Et lorsqu'ils refusaient,、eh、il y en a qui se sont fait couper les mains, il y en a qui se sont fait assassiner sur ça.、Euh, Sur la place centrale, en fait. C'est vraiment incroyable. Horrible.、Ouais. 23 septembre,、euh, de nouvelles élections、euh, portaient Juan Perón au pouvoir、euh, chez leurs、euh, voisins en Argentine.、Mm -hmm. Avec、euh, 60 des suffrages,、euh, il, a lancé, il a lancé la restructuration nationale.、Euh, 11, 16 et 17 octobre, premier choc pétrolier, pétrolier,、euh, résultant du conflit israélo-palestinien, l'OPEP, a décidé、euh, d'une réduction des livraisons de pétrole et, e、euh, u ben, évidemment,、euh, ça, ça a haussé les prix, ça a provoqué une récession. Oui. En 1973.、Euh, décembre, euh, donc, bon, je l'ai dit tout à l'heure, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Américain Henry Kissinger et au Nord-Vietnamien, Duc、euh, Théo.、Euh, euh, désolé. <rire> <rire> On, notre notre Vietnamien est un peu. r、euh, s un,、euh, un peu euh, euh, oui, oui, oui.、Euh, et qui, lui, l'a refusé. Ah. Euh, donc, euh, Et le 23 décembre, encore doublement des prix du pétrole. Incroyable. Au cinéma、euh, international, eh bien, en France,、euh, tu sais,、euh, Marco Ferreri a présenté La Grande Bouffe au Festival de Cannes, ce qui a déclenché un scandale. Je ne sais pas si tu as déjà lu La Grande c est, c est Bouffe. C'est ça, les amis qui décident de manger jusqu'à la, jusqu la mort. Oui, ou? oui c'est ça, ils veulent se suicider en mangeant.、Euh, c'est、euh, <rire> particulier spécial, comme oui. film, oui. Euh, pas nécessairement、euh, de bon goût. <rire> en effet. Et t as Brigitte Bardot qui a mis un terme à sa carrière d'actrice il y a、ah ouais? 40 ans, oui.、Mmh. oui, oui. Euh, principaux films de l'année, les succès、euh, là-bas en France, il、euh, y a eu Les Aventures de Rabbi Jacob, un film、mmh. avec、euh, Louis Funes. Euh, qui a eu beaucoup de succès ici aussi au Québec.、Euh, L'Exorciste,、euh, Magnum Force,、euh, deuxième film de la série、euh, Inspecteur Harry, de Serpico, et Soleil Hiver, un、euh, film apocalyptique、euh, qui met t t a i en vedette、euh, Charlton Heston, un、oui, euh, oui. film de、euh, Richard Fleischer. Il me semble aussi que, oui,、euh, Edgar J. Robinson jouait dans ce film-là. Les plus gros succès aux États-Unis, c'était L'Exorciste, numéro un、euh, du box-office cette année-là. Ça, ça m'a surpris.、Euh, The Sting, l'arnaque. Euh, qui a aussi été、euh, l o s c a r du film de l'année en deuxième place, American Graffiti.、Euh, ça aussi, ça m'a surpris en troisième place. Oui, ce n'est pas un film、euh, extrêmement populaire pour toi. Bien, il semble que oui.、Ouais. en troisième position, c'est un très, très, très bon film. C'est un film, film indépendant, hein, pratiquement. Il n'a pas eu un gros budget. C'est le film avec euh, lequel euh, George Lucas a fait assez d'argent pour faire Star Wars exactement. Oui, exactement. Euh, c'est aussi, il me semble, c'est un des premiers films, en tout cas, de、euh, Richard Dreyfus. Fort probable. Première apparition également d a r i s o n Ford、euh, dans un film. Oui, oui, oui, oui, aussi.、Oui. Ouais, c'est vraiment un très petit oh, film. Oh oui, une course de voiture, c'est tout.、Ouais. Exactement. C'est vraiment excellent ce film-là, American Graffiti.、Euh, Papillon. Avec,、euh, Steve McQueen de Stan Hoffman.、Euh, je l'ai vu pour la première fois, là, en fin de semaine dernière.、Ah, euh, oui? papillon. Oui, j'avais lu le livre,、euh, quand j'étais e n、enfin. f i n Ça fait très, très, très longtemps. Ça raconte l'histoire de、euh, plusieurs évasions d'un bagnard、euh, qui est en Guyane française.、Euh, c'est vraiment très bon. Mais,、euh, mon souvenir du livre est que le livre était infiniment supérieur、mm. au film.、Euh, The Way We Were, ça, c é t a i t avec Barbara s t r e i s a n d Robert Redford. C'est un, un film à l'eau de rose.、Euh, Magnum Force, moi, j'aime beaucoup les films、euh, de, de, de, de Clint Eastwood. Et The Dirty Harry.、Euh, le Dernier Tango à Paris, ça, c'était un film de fesses avec,、euh, avec Marlon Brando, pas très intéressant.、Euh, Live and e t Die en h u i t i è m e position, et ça, c'est peut-être, à mon avis, le seul très bon film de, de, de James Bond avec Roger Moore dans le rôle principal. Donc,、euh, ça continue comme ça.、À、la télévision, e、euh, The Six Million Dollar Man,、euh, faisait ses débuts. Le 20 octobre. <rire> Euh, ça, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le Six、oh, ouais. le Million Dollar Man. J'écouterais e n pas ça, rien au monde,、euh, aujourd'hui.、Euh, par contre, Kojak,、euh, j'aimerais bien. Et ça, ça, ça, a commencé à CBS、euh, le 24 octobre. Et 73 en bande dessinée, ça, c'est très intéressant. En juin, c'était la sortie du Amazing Spider-Man numéro 121.、Euh, la mort de Gwen Stacy, la fiancée de Peter Parker.、Euh, donc, ça, ça a marqué la fin du Silver Age. Les comic books américains.、Euh, c'était la première fois qu'on assassinait un personnage aussi important ouais, dans, un, dans, un, dans un comic book.、Euh, tu sais, moi, quand ils ont adapté、euh, Spider-Man、euh, à l'époque,、euh, parce que moi, j'ai connu Spider-Man avec Gwen, Gwen Stacy,、mm -hmm. j'ai été déçu、euh, lorsqu'on a sorti le premier film et qu'on. La blonde de Peter Parker, c'était Mary Jane. Parce que Mary Jane, c'est une tarte, là. C'est une fille un peu.、Euh, Euh, très, très superficielle, dissous, alors que Gwen Stacy, c'est une femme très, très intéressante, intelligente et tout ça. Qui、euh, s'imposait,、euh, o、oui. C'est ça. Là, on a rectifié la chose avec、euh, le, celui qui est sorti、euh, l'été dernier, là, des Amazing Spider-Man, justement.、Mm -hmm. Et en musique, qu'est-ce qui s'est passé en 73? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout au long de l'après-midi, en commençant tout de suite avec、euh, de gros canons. Dans un moment, on va entendre les Andais de Fog Hat, on va entendre les Écossais de Nazareth, mais immédiatement, on écoute Joe Walsh, Rocky Mountain Way. Même le lecteur s'est endormi tellement que ça nous a pris. Temps. <rires> <rires> Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s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 Le thème pour la quatrième édition du concours de bande dessinée et pour la v i n g 27e édition du concours de photographie est Accrocher. Le formulaire d'inscription ainsi que les règlements des deux concours sont disponibles au service aux étudiants. L'équipe du Défi Santé propose une séance gratuite de yoga et de zumba le 28 janvier prochain de 11h à midi. L'activité est destinée à tous les étudiants et au personnel de l'UQTR. Cet entraînement sera animé par Isabelle et se tiendra au gymnase du Centre de l'activité physique et sportive. Des prix de présence seront offerts aux participants. C'était votre capsule InfoCampus.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 C'est l'entreprise très vitaminée de I Just Want to Make Love to You qui ouvre leur premier album au Menin qui est paru en mars 1973. C'était précédé de Nazareth avec la pièce-titre de leur album Raza Manaz produit par Roger Glover. a n c i e n n e m e n t de Deep Purple, à l'époque, il venait de se faire mettre à la porte de Deep Purple et il s'est reconverti avec très grand succès en producteur et il a produit cet album de Razam, Razam Anaz de Nazareth qui était un album, un de leurs premiers gros succès. Et au début du b l o c on a entendu Joe Walsh avec Rocky Mountain Way,、euh, pièce qui,、euh, qu'on retrouve sur le premier album solo de Joe Walsh qui venait de quitter le James Gang. L'album s'intitule The Smoker You Drink, The Player You Get. Et ça, c'est paru le 18 juin 73, évidemment.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 David Bowie, qui était l'artiste de rock le plus populaire de cette année-là et le plus médiatisé. Dans un moment, on va entendre un morceau tiré du disque Aladdin Sane, qui l'a fait paraître le 13 novembre, mais、euh, 13 avril plutôt. Mais avant ça, je vous propose d'aller écouter la seconde figure de proue, si je puis dire, du mouvement Grunge. Je parle de Mark Bolin et de son groupe T-Rex. 20th Century Boy! Vous êtes à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 Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Essier t de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. g a r r a g e g a u t h i e r c a Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est son 89 ans. オーバー・テ l ハウ a アン・ファー・アウェイ、ピ o ス the アルバム、 est Paru le 28 mars 1973. Un album,、euh, je dirais, controversé. Certains le trouvent、euh, pas tellement bon, mais dans le fond, il y a seulement la pièce de c r u n c h à la fin de la façon du vinyle qui est vraiment pas bonne. Mais le reste de l'album est quand même. Il y a des petits bijoux là-dessus, comme The Rain Song. The Song Remains the Same, évidemment. Et、euh, oui, bien sûr, Over the Hills and Far Away. Euh, juste avant ça, on a entendu、euh, David Bowie avec、euh, Panic in Detroit.、Et、ça, ça vient de l'album l à d d i n s c è n e Très, très, très bon disc. Moi, c'est mon, c'est mon préféré de David Bowie de cette époque.、Euh, c'est paru le 13 avril, le 73, évidemment. Et au début du b l o c on a entendu T-Rex avec、euh, 20th Century Boy. C'est sorti en 45 tours et ça a eu beaucoup de succès en 73. Et,、euh, par la suite, on l'a inclus sur、euh, la version、euh, CD remasterisée de l'album Tanks qui, lui, est sorti le 16 mars. C'est aussi un des 13 albums de T-Rex. Thanks. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Anne Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973. Excellente année en matière de rock. Dans un moment, on va entendre Humble Pie avec une très bonne pièce tirée de l'album Eat It. On va aussi entendre un morceau en spectacle de l'album Round and Roll Live, très bon disque. En concert de Black Oak Arkansas. Mais tout de suite, on écoute un peu de jazz rock avec Chicago. Feeling stronger every day. Vous êtes à l'antenne de la radio campus. de La station des Mélamanes. La seule diffuser du vrai jazz rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.fm.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 All right. Right here is a song for you men. And you women, you listen to the words of this song. I'm going to sing it for the men. You men, imagine now you just getting off on Friday afternoon. You done worked a hard week. And you getting off and you ready to go out shining. You got in your car, it's all cleaned up, you get out and you get on the straight highway. You press your foot feet down the floor and it's roaring down the highway. You feeling good because you got a lot of motor under your wheels. You heading to see your woman. Yeah, when you get there to see your woman, you s q u e e c h up in the driveway. You walk out and you get up to her and you tell her one thing. You say, Mama, I got a hot ride. b u t t h a t s t o o bands that'll hang on tight like a t o y s your man. Hi, hi, hi, hi, hi. You see me hanging around and you got nothing better to do than to go down on e e baby. m a c o k Arkansas, avec la version spectacle de Hot Rod qu'on retrouve sur l'album Ranch and Roll Live, paru le 25 mars. Et quand on écoute、euh, cet album, on se rend compte que le chanteur、euh, du groupe Hanson Jim Dandy a vraiment été une très grosse influence sur、euh, le personnage de scène qui est devenu、euh, David Lee Roth、euh, par la suite.、Euh, C'est vraiment évident. Dans le fond, David Lee Roth, e s t une symbiose de Hanson Jim Dandy et de Bugs b u n n y <rire> Justement, ça, on a entendu Humble Pie avec、uh, Get Down To It, uh, pièce、uh, qu'on retrouve sur la demande Eat It, de、uh, paru e le 20 mars 1973.、Uh, très différente, cette pièce, de ce que Humble Pie faisait auparavant. Pièce,、uh, je dirais, aux, aux couleurs funky, soul, un peu gospel. Uh, vraiment, uh, vraiment très, très, très différent de ce que le groupe avait fait auparavant. r u euh, plus a Au a r rock. d début du bloc, on euh, n n t e d c i c a a g o v euh. c Feeling Stronger Everyday, un morceau tiré de l'album i juin、73. Chicago, qui était vraiment fait moins trois premiers qu'ils faisaient, passaient, ils se sont, je dirais, euh, ramollis, euh, à Chicago C'était、euh, mais venait c beaucoup rock, rock éclaté, encore correct, a paru albums, années ça g groupe o sont, 6, plus très très sur mesure mesure rendus un débuts, du que en en ses les et en les se je s'en de 1973. à à à Plus en plus moche pour les amateurs de rock. Il s'est devenu vraiment qu'un groupe de balade à partir de 1977 et ça, c'est vraiment triste. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Annelle Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973. Excellente année, comme ça, en matière de rock. Dans un moment, on va entendre BTO. On va aussi entendre les Faces, mais tout de suite, on écoute Free. ウィッシングウェイ y o u r h n FU-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 Le Carnaval 2013, 25 ans de franche carnavalerie. Vous êtes a s s e z Fou pour l'écouter. C'est Fou 81. 9 The a s avec la pièce-titre du dernier album qu'ils ont enregistré. o h l a l a q u i est sorti en avril 1973. The Faces, é t a i t le groupe de Rod Stewart à cette époque, mais c'est pas lui qui chantait cette pièce, mais plutôt son ami, le guitariste du groupe Ron Wood, qui plus tard est devenu le guitariste des Rolling Stones. e u c'est pas Rod qui chantait tout simplement parce qu'il y avait des grosses, grosses tensions, semble-t-il, à l'intérieur des Faces. Il y avait des membres du groupe qui étaient très, très jaloux de la carrière solo de Rod, qui, d'ailleurs, allait beaucoup mieux.、Euh, il était plus populaire en solo、euh, que, que le、mm -hmm. groupe,、euh, que son groupe, les Faces. Donc,、euh, ça avait teasé de grosses tensions à l'intérieur.、Euh, le groupe s'est séparé par la suite, d'ailleurs. Juste avant ça, on a entendu Beat Hero, Backman, Turner, Overdrive, Give Me Your Money, Please. Ça nous vient de leur premier album homonyme. qui, lui, est paru le 16 mai. C'était pas la plus grosse pièce qu'on retrouvait sur cet album-là. Il y avait aussi Stayed Awake All Night, mais j'ai choisi、euh, ce morceau, g i v Me Your Money Please, qui est vraiment très bon. Et au début du b l o c on a entendu Free avec、euh, la pièce classique Wishing Well qui ouvre leur album Heartbreaker qui est paru en janvier.、Euh, C'est un album de Free sur lequel on, On retrouve pas le bassiste original du groupe, Annie Fraser. Il venait de quitter. Il a été remplacé par Tetsu Yomochi.、Euh, mais c'est vraiment un bon album de Free qui, à ce moment-là, tentait un retour. Mais malheureusement, à cause du mauvais état de leur guitariste, Paul Kossoff, qui était devenu Heroin Man, eh bien, ça n'a pas marché. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973, année fantastique en matière de rock. Dans le prochain bloc, on va entendre George Harrison, qui était lui aussi de retour en 73 avec l'album Living in the Material World. On va entendre ELO, Electric Light Orchestra. Mais tout de suite, on écoute une formation qui a connu une excellente année. Cette année-là, en 73, The Doobie Brothers, Yukaya, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Vélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM!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 C'est fou, 89 ans. Light Orchestra avec la relecture de Roll Over Beethoven、euh, de Chuck Berry, qu'on retrouve sur leur deuxième album,、euh, tout simplement intitulé y ELO2, l w qui est paru en février. Un album assez difficile d'accès, composé de, de très longues euh, pièces.、Euh, C'est un album,、euh, je dirais, quasiment progressif.、Euh, oui, pas quasiment progressif.、Euh, et bien sûr,、euh, le groupe y ELO l w était、euh, une formation qui mélangeait comme ça, avec succès,、euh, le, le, le rock,、euh, la Et,、euh, la musique、euh, symphonique. C'était dirigé par、euh, Jeff Lynn. Et juste avant ça, on a entendu、euh, un artiste、euh, très, très, très connu, qui est un bon ami de Jeff Lynn, George Harrison, l c i e n Beatles, avec、euh, Give Me Love, Peace on Earth. C'est la pièce qui ouvre son album Living in Material World, qui est paru le 30 mai. C'était son album de retour, comme ça, après l'immense succès trois ans plus tôt de l'album All Things Must Pass, album triple. Et au début du b l o c on a entendu les Dobie o b r o t h e r s avec Yukaia s'étirer de leur disque The Captain and Me, qui, est, qui a connu un immense succès, e、euh, n 1973. C'est paru le 2 mars. Vous êtes à l'émission Rock Classic, en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973. Un autre Beatle qui était de retour, comme ça,、euh, en Ben, dans le fond, il n'est jamais parti parce qu'il a fait des albums à, à toutes les années. Mais、euh, disons qu'il y a eu un passage à vide avec、euh, l'album Wildlife. Et là, il était de retour avec,、euh, il renouait, si on peut le dire, avec le succès, avec l'album Red Rose Speedway et plus particulièrement cette pièce My Love. Qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou!、Mm. It's almost a n d I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love.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 Carnaval 2013, 25 ans de Franche Carnavalerie. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a ans. Leur version de Brother Louis qu'on retrouve sur l'album About Us qui perd en 73. Je devrais dire la. Les... Deuxième édition de l'album About Us, qui était leur premier disque, puisque cette pièce、euh, ne faisait pas partie、euh, de la, de la version originale、euh, du disque. En fait, Brother Louis, c'est une reprise、euh, de la formation Hot Chocolate, qui a eu pas mal de succès avec Hot Chocolate, mais、euh, la version de Stories,、euh, vraiment, est supérieure et elle a suscité tellement d'engouement que l'étiquette de disque a ressorti l'album About Us avec cette fois-là à la fin de l'album,、euh, cette version de ce classique. Justement, ça, on a entendu,、euh, on a entendu Paul Simon avec、uh, Code of Chrome. Ça nous vient de son album There Goes Rhyming Simon, qui est sorti le 5 mai. À l'époque, là, il faisait vraiment、euh, carrière solo. Il était définitivement séparé de son ami Art Garfunkel. En fait, à cette époque-là, je pense qu'il était plus du tout ami.、Euh, carrière solo qui s'est avérée vraiment remplie de succès pour、euh, Paul Simon. Et au début du b l o c on a entendu、euh, Paul m c c a r t n e y in Wings avec、euh, un immense classique My Love. Tiré de l'album Red Rose Speedway, qui est paru le 30 avril. Ce n'est pas le meilleur album de Paul McCartney, mais c'est loin d'être son moins bon. En fait, il y a des choses très intéressantes sur ce disque de McCartney. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lafer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973, une excellente année en matière de rock dans un moment. On va entendre Procol Harum. On va aussi entendre Argent avec une pièce qui a été reprise plusieurs années plus tard par Kiss. Mais tout de suite, on écoute Traffic Shootout at the Fantasy Factory. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM.、Yeah! As it started too soon, what the sweat is in tune? It s t a r t e slips away. Cleaning up t h e s n i g h t And all I've got is Thomas r y to help me on my way. And I'm running around, oh, w h way Someone said it might be there.、Yeah. But I'm telling you, beware. t h e h i n d the b i t e s you'll be. the fuck.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 Et tabac s l a c les comiques、euh, Vous voulez vraiment embarquer dans une barrique pour avoir des sensations fortes Et en plus vous choisissez des chutes Niagara Oui oui, on y va En tout cas, moi j'y vais、ah! Pas du t avant moi toi,、euh, mon m o i n e a u On dirait que je la sens pas encore. Ok ok, j'y vais. On se revoit en bas n o n mais je les ai-tu vraiment eu ces p l o q u e s l à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 c e s t e s assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.、1. Avec God Gave Rock'n'Roll to You, c'est tiré de leur album i n d e e p paru en mars 1973, composition du guitariste et chanteur Ross Ballard, qui était reprise plusieurs années plus tard par Kiss sur leur album Revenge. C'est une pièce absolument idéale pour Kiss, God Gave Rock'n'Roll to You. Et、euh, on a retrouvé aussi cette pièce dans, deuxième, dans le deuxième, le, le sequel du film Bill and Ted's Excellent Adventure.、Euh, je pense que ça s'appelait Bill and Ted's Bogus Journey.、Euh, petit film, c'est pas un chef d'œuvre du tout, mais c'est un petit film、euh, sympathique et、euh, divertissant. Et juste avant ça, on a entendu Procol Harum avec toujours l'amour s e s t t i r é de leur excellent disque Grand Hotel qui est paru lui aussi en mars 73. Et au début du b l o c on a entendu Traffic avec la pièce titre de leur disque Shoot Out at the Fantasy Factory Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973. Excellente année. En matière de rock, on va y aller avec un bloc Guitar Hero. Dans un moment, on va entendre Peter Frampton. On va aussi entendre Johnny Winter. Mais tout de suite, on en a parlé plus tôt. Moi et Simon.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 C'est fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Frampton avec la version originale studio de Do You Feel Like We Do? Plutôt, I Do. C'est tiré de son deuxième album en solo, Frampton's Camel, qui est péré en mai. Pourquoi Frampton's Camel? pourquoi ce titre? Eh bien, tout simplement parce que c'était le nom du groupe de Frampton à cette époque-là, Camel Chameau. Et juste avant ça, on a entendu Johnny Winter avec la pièce Rock'n'Roll qu'on retrouve sur son très bon disque Still Alive and Well. qui est paru en mars 73 et au début du b l o c on a entendu Beck, Boggart and a Peace avec euh, Superstition euh, version. J'ai dit la version originale avant le b l o c C'est pas tout à fait ça、euh, puisque cette pièce,、euh, c'est Stevie Wonder qui l'a composée spécifiquement pour Jeff Beck. Mais、euh, la compagnie de disques, quand elle a entendu ce morceau、euh, et la version de Stevie Wonder, ils l'ont obligé à l'enregistrer et à la mettre sur、euh, l'album. Donc, la version de Stevie Wonder、euh, précède celle de Beck.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 Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Cette semaine, je vais vous parler du premier album des a n g l a i s de Camel. Au Québec, en 1973, en matière de rock, on était plutôt pauvres. Dionysos était là, mais ils n'ont pas produit d'album cette année-là. Les scanners, eux, ils n étaient plus tellement là en 73. Au moins, Offenbach était très actif. Ils ont sorti deux albums en 73 et p a l l i a r o faisait des ravages avec la pièce J'entends frapper et son album live dont on va entendre un extrait dans un moment. Et évidemment, la figure de proue au Québec, c'était Robert c h a r l e b o i s qui a sorti l'album Solidaritude, dont je vous propose、euh, tout de suite d'aller écouter deux extraits, immédiatement. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 89-1 FM. Encore un autre, la m o n a l b u m u n e au p'tit shot de whisky blanc. Encore un autre, au plus, à cran, si t'es t a i m ou t'en ferais autant. o i s t'es toqué par b o n santé, o i s je suis raqué,、okay, mal à manger, c'est c p o u r q u i Ben, moi je le sais, t'as pas de belle m è r u i s moi j'en ai. Ma ben, c a u c h e m enversant, c'est pour ça que tu me vois dans le bord, c'est pour ça qu'à ce e m p s je b o u i du fort, cauchemar. Assez、ah, la mer à ma victoire, ça démangeait de venir nous voir. Ca faisait plus d'un an pour e s qu'elle t'est p a venue pour nous a c h e r よっ コーシュマン はい blanc. Encore un autre, puis sa cransité、si、de moi t'en ferai autant. Moi, t On est ok, maman d s e n t é moi j'suis raqué, mal à manger, sais-tu pourquoi? Ben moi je le sais, t'as pas de filmer, puis moi j'en ai plus trop d'or. Alors j'suis fort, j'en ai plein, j'arrache la porte, puis j'sors à me r e v e r r a quand t'as sera morte, puis encore de l'autre bord.、Et、trop d o d'autant In the dimension of the future, the world has been in the b e g i n n i of Abraham. The c h i c k n i poignet, the man is a poly. But s h e place is in the top of the o r l d the w o r changed. The truth is Magali, he is a poor man. 1ー<音楽> 2ィションズ、オーディションズ、オーディションズ、オーシンンションンシーデショー i o n t h e c i but i g o i n t to the city. b t I'm going to c h a n g t h i t h e f o i n t to the c i t o n t h e c o i n t to the c i t o w n e home and g e y u a c h e I'm o i n to m e a i v e o c h n e i o n g e home. e h o o i n g to go t e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 I'm g n g to c r u t n to go. I'm g o i g to o n g to n to go. I'm n to go. I'm going to go. I'm g o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 Pour vous inscrire comme participant ou comme bénévole, venez nous voir au kiosque près de la cafétéria jusqu'au 18 janvier. s i là, suivez-nous sur la page Facebook Carnaval étudiant UQTR. Le Carnaval 2013, 25 ans de Franche Carnavalerie. GarageGauthier.ca Carnaval o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 Pour fou, 89歳。 a g u i l r o avec la version spectacle de J'entends frapper qu'on retrouve sur son excellent album Live de 1973. Je vais assurément faire tourner une face complète de ce double album vraiment très bon. dans les prochaines semaines. Et juste avant ça, on a entendu Offenbach avec Rire au Larma. Ça, ça fait partie de l'album Synchrone de Néant,、euh, qui a é t é enregistré,、euh, lors de la Messe des Morts à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, bien sûr, e、euh, n novembre 1972, mais c'est par, c'est paru. C'est sorti sur disque en 1973. Au début du b l o c on a entendu Robert Charlebois avec deux pièces tirées de son album Solidaritude. On a entendu Cauchemar suivi de、Hante de juin. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973, une excellente année en matière de rock. On en est maintenant venu à la chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vous parle d'un groupe en dé de rock progressif du nom de Camel. Les connaisseurs de rock progressif connaissent très bien ce quintet qui a pondu, entre autres, le classique, l'album The Snow Goose, Qui est sorti en 1975, mais pour la plupart des gens, Camel, c'est un groupe absolument inconnu. Il a été fondé en 1972 dans le Surrey. par le guitariste, flûtiste et chanteur Andy Latimer, en compagnie du batteur Andy Ward, du bassiste Doug Ferguson et du claviériste Peter Bardens, lui qui avait auparavant fait partie du groupe de Van Morrison, les Them. Donc, Camel ont intéressé l'étiquette de disque MCA qui a fait paraître leur premier album homonyme en février 73. Un album intéressant dont je vous propose tout de suite d'aller écouter trois des meilleurs morceaux qui le composent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 i m a l l Un、groupe anglais de rock progressif obscur pour le commun des mortels, Quintet, t e qui a débuté sa carrière au début des années 70. On vient d'entendre trois des meilleures pièces tirées de leur premier album homonyme qui est paru en février 73. On vient d'entendre Mystic Queen, morceau éloquent du style planant de Camel. C'était précédé de Never Let Down, qui est personnellement ma pièce préférée du disque. Très belle mélodie. Et au début du b l o c on a entendu le morceau Slow. Slow Yourself Down qui ouvre le disque en force.、Euh, malheureusement, c'est un album quelque peu inégal、euh, sur lequel Camel、euh, n'avait pas du tout atteint leur、euh, maturité musicale. i l v o g u a i t comme ça entre le rock progressif, le jazz et les tendances folk. Voilà qui complète cette petite présentation de Camel.、Euh, en fait,、euh, je dois ajouter que le groupe、euh, a fait mieux par la suite.、Hein. En 1975, ils ont sorti l'album concept instrumental de Snow Goose, dont j'ai parlé avant le bloc.、Euh, album qui est monté jusque dans le top 30、euh, des palmarès britanniques. e、euh, t、euh, Camel a connu par la suite des hauts et des bas. Ils existent toujours aujourd'hui avec Andy Latimer comme seul survivant.、Euh, depuis le début des années 90, ils produisent régulièrement des disques.、Euh, toutefois, je dois dire que j'ai arrêté de les suivre depuis longtemps. En fait, ma discographie de, de Camel s'arrête avec The Single Factor qui date de 1970. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70. Je vais vous présenter la formation américaine Little Feet et plus particulièrement leur album Dixie Chicken qui est paru évidemment en 1973. C'est donc un rendez-vous.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 Michael Field avec Tubular Bells Part 1. Bien sûr, c'est tiré de l'album Tubular Bells qui est paru le 25 mai 1973 et qui a été un énorme succès. Ce qui avait d'impressionnant avec cette pièce, cet album, c'est que Michael Field a composé, bien sûr, toutes les musiques, mais il a enregistré aussi tous les instruments qu'on y retrouve. Il y en a une centaine.、Euh, oui. comme je l'ai dit, c'était un immense succès. D'ailleurs, c'est ce qui a parti la société, l'étiquette et la société、euh, Virgin par la suite.、Euh, Michael Field a fait une grosse dépression après avoir sorti cet album. On le comprend. C'était tellement énorme. Euh, que, euh, il a pris peur par la suite. C'est juste dommage qu'ils、euh, aient, un peu gâché les choses en faisant plusieurs suites、euh, vraiment moches de cet album. m a t t h e w Biller Bells, un chef d'œuvre de 1973.、Euh, tout comme、euh, les deux morceaux qu'on a entendus、euh, juste avant, Time et The Great Gay in the Sky de Pink Floyd, c'est tiré de ce qui est un des plus grands d e s albums de toute l'histoire du rock, le disque The Dark Side of the Moon, qui lui est paru le 1er mars 1973. Définitivement une excellente année pour la musique. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente la première de deux émissions consacrées à l'année 1973. Au Québec, cette année-là, on a vu l'émergence d'un des premiers groupes de rock progressif authentique, la formation Octobre, qui a fait paraître son premier album homonyme après avoir connu, comme ça, un certain succès radiophonique avec la pièce Si on partait. Qui est paru à la fin de l'automne 1972.、Euh, le premier album d'octobre, il n'est pas parfait, mais on y retrouve certaines pièces qui sont devenues par la suite des gros canons du groupe et même une、euh, qui est devenue une incontournable du rock québécois et qu'on va entendre dans un moment. Mais tout de suite, on va écouter un, une des meilleures chansons d'octobre qu'on retrouve sur ce premier disque homonyme dans ma ville. Vous êtes à l antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif, c'est fou! i attendent l'autobus sacra, au fanfare en d'une de quelques-uns. son 人々が劣る人たちに劣る人たた ファンあファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファン ハンバーグ、レアトックスティメイ、セパシュレ、サボー、ソンナム、スパコンピキー。アメレバチトコン、エナフォー、ロコンソメイ、デトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥゥゥゥトゥ I'm going to go to the s hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. ごっつんじゅう、なめっ、おいで、すまん、どう、なら。 I'm going to be a little bit m And e o t r s i e i a l l e bit more. When someone says, For what to do is not always good. I'm going to go to my own place. I'm going to go to someone else. Plus I'm going to go to someone else. ラスト e ッ e ンシャブワ s s ワコンマンジャドウレスワロンド s キラスワイスワロンドンキラスワ il faut パーフェクトレーション、トロン・ toi, bon t h p l u s c h e r t e s t e n u i a n e s a m e t h e t t s a i n e a t s a i n t is a machine t e s a machine t h i m a c h i t a a m a c h e t h machine t h i m a c t c h e a a m a c h e t a machine t c o l l e that is a i n e that is a c i t h a s c a s e that is a i e that is a c i t h a s c a s e t h s e t h a is n e c o i n e m a e t m e t a s a m a n e that i e t q u e that e that e that is a a i s s a c h e t h a e that c n a m a p l u s ç a v a plus ça d e v i e n t m e en. c e s t plus beau avant. Je me laisse être fait chez moi. Ça o m m e mange le dos. Laisse-moi l e n t r a î n qui l a s s o i e b r a i e u comme il faut. avec leur classique La Maudite Machine, tiré de leur premier album homonyme, paru en 1973, tout comme la pièce qui a précédé, c'est-à-dire Dans Ma Ville.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 We Are, qui est paru il y a exactement 40 ans, le 26 janvier 1973, paru au moment où Deep Purple était au sommet de la gloire.、Et、ironiquement,、euh, le groupe était en train de se séparer, mais tout, tout cela, c'était dû à l'instabilité de leur très colérique guitariste, Richie Blackmore, qui était extrêmement difficile à vivre. Les sessions d'enregistrement de Who Do We Think We Are ont donc été quelque peu moches. À travers ce climat difficile, le chanteur Ian Gillen a été approché par Andrew Lloyd Webber et Tim Rice pour tenir le rôle de Jésus-Christ dans la comédie musicale Jesus Christ Superstar qui a connu, qui a obtenu beaucoup de succès. Et c'est ce qui a poussé Gillen à annoncer son départ au membre de Deep Purple en décembre 72.、Euh, toutefois, il a accepté de remplir、euh, les obligations contractuelles, les engagements de spectacle que Deep Purple avait jusqu'à la fin de juin 1973. Et voyant cela,、euh, et profitant du départ de Ian g i l l e、euh, n Blackmore a exigé des autres membres de Purple de congédier le bassiste Roger Glover、euh, sans aucune espèce de raison. Un geste qui a conforté g i l l e n dans sa décision de quitter Purple.、Euh, la vie était intolérable. a v Et c Blackmore, qui é a ça. Apparemment i publié t comme quand e c'est des pires c un r r a au c t è e s m o e e s l on tous l'ont Et connu. on ceux qui connu. Et quand on regarde cela, on se dit que le disque Who Do We Think We Are, il doit être très mauvais. Eh bien, de façon surprenante, ce n'est pas le cas.、Euh, il faut croire que les tensions internes ont avivé、euh, l'inspiration du groupe, qui a sorti un album fort correct, inférieur, bien sûr, à son prédécesseur. C'était quand même Machine Head, mais、euh, bien supérieur à la plupart des albums qui sont sortis à la même époque.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 89 f o s DISSETA! On vient d'entendre la façon au complet de leur album, Who Do We Think We Are, paru. Il y a exactement 40 ans, le 26 janvier 1973, on vient d'entendre Smooth Dancer. C'était précédé de Super Trooper et de Mary Long. Mary Long, qui est un morceau inspiré de Mary Whitehouse, une activiste anglaise proche du Parti conservateur, apparemment très puritaine et selon ce que j'en ai lu, elle semblait être particulièrement stupide. Elle a sévi dans les années 60 et 70. Elle militait pour les valeurs morales et la promotion De la décence religieuse. Elle était particulièrement active au niveau des médias audiovisuels. Deep Purple l'ont rebaptisée Mary Long. Elle semble avoir beaucoup marqué son époque puisque Roger Waters aussi l'a cité dans une des chansons de Pink Floyd, la pièce Pigs, Three Different Ones, sur le disque Animals de 1977. Elle devait être exceptionnelle, cette Mary Whitehouse, puisqu'elle a été immortalisée à la fois par Deep Purple et Pink Floyd. Au début Au début de cette phase 1 de Who Do We Think We Are, on a entendu le classique Woman from Tokyo,、euh, qui est、euh, un des plus gros canons. de la carrière de Purple. Après la sortie de Who Do We Think We Are, Deep Purple ont donné un paquet de concerts partout dans le monde et, comme prévu, i a n g i l l e n les a quittés après le dernier spectacle de la tournée à Osaka, au Japon, le 29 juin 1973. g i l l e n a formé son propre groupe par la suite. Roger Glover est devenu producteur de disques et il a initié le projet musical de Butterfly Ball. Quant à Deep Purple, ils ont recruté le bassiste chanteur Glenn Hughes Et le chanteur David Coverdale, avec qui ils ont sorti l'année suivante un autre album classique, Burn. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre f a c e complète d'un autre album véné classique. Je vais vous présenter l'album Billion Dollar Babies de Alice Cooper, paru il y a 40 ans, le 7 février 1973. C'est donc un rendez-vous.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 No more, Mr. Nice Guy. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule diffusée du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 89.1 FM!、Mm.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Une des plus grandes pièces de toute l'histoire du rock, Dream On, qui a servi de modèle pour la plupart des Power Ballads qui ont été faits depuis les 40 dernières années, c'est tiré du premier album homonyme d'Aerosmith paru le 13 janvier 1973. Et juste avant ça, on a entendu Alice Cooper avec No More Mr. Nice Guy, un classique tiré du non moins classique album Billion Dollar Babies, qui lui est paru en février 73. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser dans les prochaines semaines, il y a Yuli John Roth qui sera au National, l'ancien guitariste de Scorpions. Il sera、euh, là-bas le vendredi 8 février, donc dans deux semaines. Et、euh, le même soir au Fafon électrique、euh, a lieu le concert de Tourist Sass avec Firewind et Stolen Babies en première partie. Ça, c'est une présentation de BCI. Les Dead Kennedys seront au Corona le lendemain soir, le samedi 9. Le dimanche 10, Zappa Place Zappa s e r Sera son e r a s tour au Corona. Cancer Bats seront la, à la tulipe le mardi 12 février. Le jeudi 14 pour les amoureux. d e v i n t o m p s o n sera au National avec Gojira. Et finalement, le mercredi 20 février, Anslave, l'un de mes groupes préférés de métal, ils seront au f o f o n électrique avec en première partie Royal Thunder. Royal Thunder, ça a été un de mes albums préférés de 2012. Il y aura aussi Paul Bearer et Ancient Wisdom. Et ça, c'est une présentation de BCI.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 Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès C'est Fou avec、euh, Mathieu Plante et Maxime Tanguet. Par la suite, à 20h, ce sera s k o r e p o n k a avec、euh, le camarade B pour les amateurs de, de punk rock suivi des bonnets rouges avec Adrien l e t o u t Et finalement, à 23h15 jusqu'à 2h15 du matin, ce sera la rediffusion de réanimation Avec mes amis, le Dr. p e n r a g a n et Sinistros pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, avec c l a s s i q u e je vais vous présenter la deuxième émission consacrée à l'année 1973. On va faire le tour des mois de juillet. À décembre, on va en y entendre entre autres du Jeff r o t a l l Queen, ZZ Top, Grand Funk Rail r o a d Steely Dan, Ten Nugent, Leonard Skinner, Frank Zappa, Gentle Giant, Genesis, Elton John, Lee Oo, Paul McCartney, Steve Miller Band, Emerson Lincoln Palmer, Black Sabbath, Yes et David Bowie. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler des Américains de Little Feet, plus particulièrement de leur album Dixie Chicken, et je vais vous faire tourner. une face complète d'un v i n y l e classique, un album v i n y l e classique, soit Billion Dollar Babies de Alice Cooper qui est paru il y a exactement 40 ans, le 7 février 1973. Je vous laisse avec une dernière pièce. On va écouter un exemple de ce qui se faisait de plus extrême il y a 40 ans. La pièce titre de l'album classique Raw Power des Stooges paru en février 73. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain.